Je ferai le métier que je fais aujourd'hui. À l'école, j'étais à la traîne. Et en plus, ça n'existait pas encore les implants de cours de néerlandais, ni les injections de gènes des mathématiques. En 2050, vous ne regretterez pas d'avoir fait un stage Cogito, où vous aurez consolidé les savoirs fondamentaux et appris à apprendre. Cogito, 078 056 056 ou cogitobelgium.com La première et la trois présente... Aujourd'hui, la photographie est partout. Aujourd'hui, la photographie montre tout. Mais c'est au Musée de la Photographie à Charleroi qu'elle se dévoile le mieux. Et si vous veniez à sa rencontre Plus d'infos, muséephoto.be Avec la complicité du journal de soir. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. <rire> Tous ensemble, derrière les diables, pour les huitièmes de finale. Hongrie-Belgique, à suivre en direct dimanche soir sur la Une, Vivacité et rtbf.be slash Ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La première. Heure H, il est 9h. C'est l'heure du journal qui vous est présenté par Sophie Brems. Bonjour Sophie Bonjour à tous, in ou out de l'Euro de football. Les Belges jouent ce soir les huitièmes de finale face à la Hongrie. De nombreux supporters ont fait le déplacement jusqu'à Toulouse. Ils croient en une victoire, mais du côté des diables, on est bien décidé à ne pas prendre cette équipe de haut. Quel avion de chasse pour succéder au F-16 Le gouvernement fédéral a entamé une procédure pour les remplacer. Cinq candidats sont en liste. Un avion fait figure de favori, le F-35. Mais avec quelle retombée économique chez nous Réponse dans ce journal. Deux jours après la victoire du Brexit au Royaume-Uni, place aux négociations, il va falloir se mettre d'accord sur les modalités du divorce. Et c'est un Belge qui va piloter les discussions. Il a été nommé hier, son portrait dans un instant. Enfin, les Espagnols sont invités aux urnes ce dimanche pour décider s'ils veulent aussi changer de cap. Mais les Espagnols sont lassés. Ce sont les deuxièmes élections législatives en six mois. 25 degrés et du soleil, c'est la météo prévue aujourd'hui, pas en Belgique mais bien à Toulouse. L'actualité se jouera là, ce dimanche, avec le match des Diables Rouges face à la Hongrie pour les huitièmes de finale de l'Euro. Il fera donc chaud sur la pelouse et dans les tribunes. Le match a déjà débuté hier dans les rues de Toulouse. Julie Lostis, notre correspondante sur place, a déjà pu s'en rendre compte.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 Et une phrase qui est devenue culte. Donc, dans cet euro, les diables savent ce qu'il leur reste à faire. On vient de l'entendre avec les huitièmes de finale qui se jouent en élimination directe. C'est un autre tournoi qui débute. Il ne faut pas se louper. Et ceci est quand même peut-être un match piège. Personne n'attendait en effet la Hongrie à ce niveau, Thierry Luters. Deuxième mondial au ranking FIFA. La Belgique est favorite contre la Hongrie. 20e mondial et issu des barrages face à la Norvège après la campagne qualificative. marc Wilbots.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 Voilà, faudra le prouver sur le terrain ce soir. Rendez-vous dès 21h sur tous les médias de la, RTD, de la RTBF. pardon. Et si les diables s'imposent, ils rencontreront le Pays de Galles qui a battu l'Irlande du Nord hier 1-0. Le premier quart de finale est déjà connu. Il opposera la Pologne qui a battu la Suisse au tir au but et le Portugal qui a réussi à battre l'épouvantail croate 1-0. Un mot de sport encore avec les, le championnat de Belgique cycliste qui se court aujourd'hui autour des lacs de l'odeur. Greg Van Avermat, Philippe Gilbert et Tom Bonnen sont les favoris. Cette question à présent, quel avion de chasse pour succéder au F-16 Certains F-16 belges sont en service, il faut le dire, depuis près de 40 ans et le gouvernement fédéral a entamé depuis plusieurs mois une procédure de marché public pour les remplacer. Un investissement de plusieurs milliards d'euros, il engage la Belgique pendant des décennies. Cinq candidats sont en lice, mais un avion fait figure de favori, le F-35. Une position de favori qui pourrait nuire aux retombées économiques qu'un tel achat doit générer dans notre pays. Stupa et Didier Officiellement, il reste cinq candidats pour remplacer le F-16. Mais selon Luc Genard, ancien colonel et pilote de F-16 passé au MR, parmi ces cinq candidats, le F-35 américain est le chouchou de la défense. Il faut comprendre déjà que les états unis ont fait le choix de remplacer toute leur flotte d'avions par un seul avion de combat. Ils ont fait le choix de converger vers une plateforme. Donc ils ont mis un investissement majeur pour essayer d'avoir un avion polyvalent qui leur permet de traverser verser le e siècle avec de la haute technologie. Et donc c'est pour ça que a priori, cet avion a vraiment les faveurs de notre armée. L'ex-ministre de la Défense, Peter De crème avait lui-même affiché sa préférence pour l'appareil américain. Le gouvernement affirme pourtant que le jeu reste ouvert. Aucun choix n'a été fait, car si un candidat apparaît comme favori dans la course, le risque est important de voir disparaître les précieuses retombées pour l'industrie aéronautique belge. Bernard Delvaux, administrateur délégué de la Sonaca. Ce qui est important, c'est que ces fournisseurs en compétition. S'ils sont en compétition, ils vont être tentés de se tourner vers l'industrie et de proposer des packages en échange. Si par contre un fournisseur se sent fort, bah, naturellement, il ne va pas venir vers nous avec des propositions concrètes. La Belgique doit prendre sa décision en 2018. D'ici là, les cinq constructeurs en compétition se livreront une intense bataille de communication pour obtenir le marché. Et les cinq candidats pour remplacer le F-16 sont encore présents aujourd'hui à la base aérienne de Florène, dans le cadre des Belgian Air Force D, si vous voulez aller les voir. Mais attention, la pluie a un peu gâché la fête hier et plusieurs parkings sont inondés. L'armée va donc limiter l'accès. Il n'y a que ceux qui ont acheté un ticket en pré-vente qui pourront rentrer. 20 000 visiteurs sont venus voir les F-16 belges hier, dont le roi et ses enfants. Est-ce qu'une pièce du réacteur nucléaire Tiange 2 est défectueuse Oui, potentiellement, dit l'association nucléaire Stop. Non, pas de panique, répond l'agence fédérale du contrôle nucléaire et Electrabel. Le doute vient d'une erreur administrative chez le fabricant de cette pièce. Une pièce essentielle en cas d'arrêt d'urgence de la centrale. Justine Hermans.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 La FCN dit malgré tout suivre le dossier avec à l'avenir d'éventuels tests ou inspections. Deux incendies se sont déclarés ce matin. À Moucron, le feu a pris sur la façade d'un magasin de l'aise, d'un parc, parc commercial. Il s'agirait d'un acte criminel. À Saint-Vite, le feu s'est déclaré vers 7 heures dans une école, l'école de Recte. L'incendie est maîtrisé à l'heure qu'il est. D'après le bourgmestre, ça pourrait être un incendie criminel.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 très utile parce que notamment Didier Chez est très efficace, il l'a prouvé dans dans plusieurs rôles, comme représentant permanent adjoint auprès de l'Union Européenne, mais aussi auprès de Verhofstadt, également auprès d'Amane Valenpé. Donc je pense qu'il a toutes les compétences pour exercer ce genre de, de fonction. Didier Saeus est donc à la tête de ce que l'on appelle la Brexit Task Force. Il quitte le poste de directeur des départements transport, télécommunications et énergie du Conseil Européen. Le voilà parti pour deux ans de tractation, deux ans pour déterminer le futur des relations entre Londres et Bruxelles. Voilà, un travail qui qui s'annonce en tout cas déjà long et difficile. Les Espagnols de nouveau aux urnes, six mois après le scrutin du 20 décembre. Les partis politiques ne sont pas parvenus depuis à se mettre d'accord pour former un gouvernement. Résultat, ils font donc revoter. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir, mais les résultats risquent fort de ressembler à ceux de décembre, à savoir un désaveu pour les formations traditionnelles. Valérie Demont.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 Voilà, les résultats sont annoncés vers 22h30 aujourd'hui. Enfin, les stars restent stars même après leur mort. Une guitare de Prince et une boucle de cheveux de David Bowie se sont arrachées à plus de 150 000 dollars hier lors d'une vente aux enchères. La guitare de couleur jaune était l'instrument préféré de Prince à la fin des années 80. Et la mèche de David Bowie venait en fait d'une ancienne employée du musée de cire Madame Tussaud à Londres. Cet employé avait été chargé de recréer la chevelure du chanteur en 83 pour sa statue de cire. Elle avait donc gardé la boucle en souvenir. Elle a été bien inspirée. Passez un très bon dimanche. Toute l'info est sur rtbf.be Voilà, et si vous voulez un peu de soleil et de chaleur, restez bien à l'écoute, puisque les Belges du bout du monde nous emmènent en Grèce. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de DEE. Produits solaires, mini-format, premiers soins. Les indispensables pour l'été sont chez DEE. DEE, faites-vous plaisir. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour et bienvenue chez les Belges du bout du monde. C'est ici que se croisent depuis trois décades ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui sont partis y vivre. Alors ce matin, nous ouvrons avec une phrase du poète Homère écrite il y a trois millénaires. Écoutez bien, on dirait qu'elle a été écrite pour notre émission. Quand on veut réussir... Surtout à l'étranger, l'audace vaut mieux en toute affaire. Alors on se connecte ce matin avec une audacieuse partie sur les traces de l'Iliade et de l'Odyssée. Bonjour Nadine Deltan. Bonjour Adrien, ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous sur la radio belge. Je me trouve dans un endroit magnifique de la Grèce. Quel, quel temps fait-il actuellement sur la Grèce Oh là là Il fait 40 degrés. Il fait un temps magnifique. Un peu trop chaud pour nous les Grecs, mais pour les vacanciers, c'est vraiment top. La mer est super belle, calme, l'eau est turquoise et vraiment, euh, c'est un paradis. Alors vous avez fait tous les métiers qui font voyager. Vous avez été hôtesse de l'air, géo dans un club de vacances, chanteuse dans un orchestre, guide touristique et en plus, vous vous êtes lancée dans la fabrication de produits cosmétiques, Nadine. Oui, c'est bien ça. Vous savez, je pense vraiment qu'il faut poursuivre ses rêves parce que si on ne le fait pas, on ne vit pas vraiment. Et moi, j'ai toujours rêvé de voyager... J'ai donc voyagé, j'ai été animatrice, j'ai été hôtesse de l'air et puis j'ai rencontré mon mari qui était musicien et avec lui j'ai commencé à chanter. D'ailleurs j'avais dans ma famille euh, des personnes qui étaient déjà artistes, mon père chante très bien, ma grand-mère était danseuse. Et avec mon mari, eh bien, j'ai commencé à chanter et c'est vraiment devenu une passion. Et puis euh, en ce qui concerne les produits cosmétiques, eh bien, il y a tellement de choses et de merveilles dans les produits végétaux dans la nature, dans les fleurs, dans les plantes, dans les racines, que c'est dommage d'employer de, du chimique et du synthétique. Ah, voilà. Vous avez raison, surtout en Grèce, un pays tellement nature, et ça tombe bien parce que les parfums, les senteurs, les saveurs, c'est aussi le domaine de prédilection de notre invité en studio, le blogueur, parfumeur, Savas Varnavas, ça Savas. Bonjour Adrien, Kalimera, Kalimera, Nadine. <rire> Kalimera, ça, <va>. <rire> <Kalosasvrika>. <rire> <rire> ça me fait plaisir de parler à un grec qui vit en Belgique. Vraiment. <rire> Mais moi, pareil, en tout cas, tu te débrouilles super bien. Aucun accent belge. Étant avec beaucoup de touristes, surtout français... Euh, je viens un peu perdue sur la route, mais je le reprends très vite. Quand je il y avait des Belges. <rire> Alors vous cultivez les points communs, Nadine et Savas, les parfums, et puis votre région d'origine, parce que vous venez du Péloponnèse. Tout à fait, de Chiligny, les plus belles plages de la Grèce. Je suppose que Nadine les connaît parfaitement. Oh oui, je connais très bien Chiligny, et d'ailleurs, c'est vrai que ce sont des plages magnifiques. Le Péloponnèse est magnifique, vraiment toute la région du Péloponnèse. Moi, j'habite à Corinthe qui n'est pas très très loin, c'est à peu près 150 200 km. Oui, magnifique aussi. Et... Ah oui, c'est magnifique aussi et puis c'est pas trop loin d'Athènes, donc c'est vraiment un endroit parfait. Ah là là, ça donne envie d'y retourner. Vous <rire> ça y irez cet été, ça va ça Oui oui, en septembre en octobre. C'est le meilleur moment pour voir la Grèce. Alors pour replacer la Grèce dans l'histoire et l'actualité, nous pourrons compter ce matin sur L'Ulysse de notre rédaction européenne. Il rentre de Londres, il est déjà avec nous. Olivier Henriot, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous adorez la Grèce. J'aime beaucoup la Grèce, effectivement. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, jamais dans le Péloponnèse, mais je suis certain qu'à la fin de cette émission, je prends mon billet direct. <rire> il sera aussi question d'un jardin bio dans une ancienne caserne avec Mariam Allard, notre chroniqueuse bourlingose. Les Belges du bout du monde sur la première. Aujourd'hui, nous allons nous faire voir chez les Grecs. Au fait, Olivier, sur cette planète, il y a à peu près autant de Grecs que de Belges, hein, entre 10 et 11 millions. Oui, c'est vrai, Adrien, sauf que les Grecs vivent sur un territoire qui est près de 4 fois et demi plus grand que la Belgique, environ 132 000 km. Un grand pays très éclaté. Et vous savez ce que disent les Grecs C'est que quand Dieu a créé le monde, il a distribué toute la terre disponible avec un tamis et une fois tous les pays créés, il a jeté les cailloux restés dans le fond du tamis par-dessus son épaule et hop là, il a créé la Grèce. Et avec cette petite fable, vous avez là les deux principales caractéristiques de la géographie du pays. D'abord, c'est un pays très montagneux, elle couvre les montagnes près de deux tiers du territoire avec le fameux Mont-Olympe, la demeure des dieux de la mythologie en grec, point culminant de la Grèce avec 2900. 100 mètres au compteur. Et puis, c'est aussi un pays très marin... La Grèce, c'est plus de 9000 îles, dont 169 seulement seraient habitées, parfois de seulement quelques dizaines de personnes. C'est peu dire que les Grecs ont toujours été tournés vers leur thalassa, hein, leur mère. <rire> leur mère, oui. Elle fait partie de leur histoire. Ils, ont, ils ont sillonné le, le bassin méditerranéen en long, en large et en travers. Le siège de Troyes, Alexandre le Grand, je ne vais pas vous, vous citer tous ces héros de l'histoire du pays qui ont fait de la Grèce le berceau de la démocratie et de la tragédie. La tragédie qui est aussi intimement liée à l'histoire grecque. Oui, Pendant, pendant cinq siècles, le pays a été sous la domination de l'Empire ottoman. La Grèce moderne n'est devenue indépendante finalement qu'en 1832 Mais la suite n'est pas rose pour autant avec la guerre civile qui a déchiré le pays au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et puis surtout avec le coup d'État militaire de 1967. C'est la tristement célèbre dictature des colonels qui ne prendra fin qu'en 1976. Aujourd'hui, la Grèce est une démocratie, membre de l'Union européenne depuis 1981, un pays où les socialistes du PASOK se partageaient le pouvoir avec les conservateurs de la nouvelle démocratie, jusqu'à ce qu'un certain Alexis Tsipras et Syriza ne viennent bousculer cet ordre établi en arrivant au pouvoir en 2015. La voix d'Alexis Tsipras, évidemment très ému le soir de sa victoire il y a un an et demi. Un bouleversement historique vécu en direct par euh, notre Belge du bout du monde en, en Grèce. Alors ensuite, il a été question de Grexit, mais j'imagine que vous êtes heureuse aujourd'hui Nadine d'être restée dans l'Europe, c'est important Oui, oui, c'est important, oui. Je pense que si on était retourné au drachme ou si on était sorti de l'Europe, c'est vraiment une catastrophe pour la Grèce. Maintenant, c'est très, très, très difficile aussi, mais euh, je pense qu'il faut de la patience et dans quelques années, euh, on remontera à la surface. Ah, ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler de façon positive de la Grèce et pourtant vous en avez bavé. Hein. Vous êtes là depuis euh, une trentaine d'années. Vous avez même commencé à vous expatrier juste avant qu'on débute l'émission Les Belges du bout du monde, euh, au début des années euh, 80, vous avez fait plein de métiers et aujourd'hui encore pour vous en sortir, euh, vous fabriquez des produits cosmétiques, vous, euh, vous êtes avec des touristes je crois, il faut faire un petit peu de tout si on veut faire bouillir la marmite hein. Voilà, c'est exactement ça. <rire> On fait un peu de tout. Je suis accompagnatrice avec les touristes. Et puis, je fais les produits mythiques parce que j'aime ça. Et puis, surtout, je veux rester en Grèce parce que j'aime ce pays. Je l'ai aimé quand il était dans, dans son meilleur moment. Et je l'aime toujours euh, maintenant euh, qu'il passe ces moments difficiles. C'est magnifique ce que vous dites. C'est très, très euh, <rire> émouvant. Puis, vous êtes euh, devenue maman. Et, et vous m'avez dit grand-mère, mais je ne le crois pas parce que vous avez l'air tellement jeune, euh, Nadine. <rire> <rire> Oui, je suis grand-mère. <rire> non, on peut être grand-mère et très jeune. Est Bien vrai. sûr, la preuve avec vous. Euh, Savas Varnaves, vous aussi, hein euh, vous menez une double vie, vous êtes fonctionnaire le jour et euh, parfumeur la nuit. Oui, <rire> voilà, des journées interminables de, de 72 heures, mais bon... Il faut, faut profiter, tant qu'on est sur Terre, voilà, faut faire je plein trucs. Que ouais. il faut faut en profiter, la vie est trop courte et je n'ai pas droit de me, de me plaindre. On aura toute la mort pour se reposer. C'est euh, ce en, que je dis toujours, en, exactement. En attendant, en, en il y a tellement de trucs à faire. Donc vous êtes euh, euh, fonctionnaire dans un ministère, qu'est-ce que vous faites précisément pour gagner votre croûte euh, Je suis employé administratif, mm -hmm. les, le, je supervise les communes, j'aide les citoyens euh, dans leur démarche administrative, Non, c'est toujours un plaisir aussi d'être à l'écoute des citoyens, euh, voilà, et c'est ce qui me permet aussi de vivre et de m'investir dans ma passion. Euh, vous avez déjà créé un parfum grec, c'est à l'ordre du jour C'est à l'ordre du jour, oui, j'aimerais bien créer l'odeur lorsqu'on descend, euh, lorsqu'on ouvre la porte de l'avion, euh, lorsqu'on atterrit en Grèce, le parfum de la terre, du soleil, de la chaleur, de l'eau. J'ai vraiment envie de retranscrire ça dans un parfum. Et c'est vrai Olivier Henry, quand on sort de, de l'aéroport, il y a un peu le kérosène au début évidemment, <rire> mais après ça sent tout de suite euh, l'olive, euh, l'anis, putain, euh... Je ne sais quoi encore, <rire> oui, c'est oui. fantastique. Ouais. Oui. <rire> avec quelques notes de, de sirtaki. Mais attention, on ne danse pas que le sirtaki en Grèce, la preuve aussi avec ce tango grec tout à fait étonnant. Tendez l'oreille on a l'impression qu'il vient de la nuit des temps. O ser Étonnant, hein, cette chanson, Alexis euh, Calofolias avec euh, Thanos Amorginos dans Rialigo. Rialigo, ce qui signifie, euh, je demande ça tout de suite à notre Belge du bout du monde, Nadine Deltan Rialigo, ça veut dire euh, pour un peu. Ah voilà, oui, un pour peu. un peu, un peu, euh, beaucoup. Hein, vous restez avec nous jusqu'à 10h. Euh, <rire> Nadine Deltan euh, euh, en duplex aussi avec euh, Savas Varnavas, blogueur grec. Ce sont les invités des Belges du bout du monde ce matin. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités Via la page Facebook des Belges du bout du monde Avec nous depuis le nord de la Grèce Elle est en Macédoine hein, pour l'instant Mais elle vit euh, d'habitude dans le Péloponnèse C'est Nadine Deltor, notre Belge du bout du monde Bruxelloise euh, Mais vous avez finalement passé plus de temps en Grèce qu'à Bruxelles Vous êtes partie toute jeune Nadine Oui je suis partie euh, toute jeune en effet Dans les débuts des années 80 Et à cette époque là eh bien, Je tendais une place pour la Sabena En tant qu'hôtesse de l'air Mais comme j'aime voyager, euh, je n'ai pas pu rester euh, dans un bureau où je travaillais en Belgique et j'ai trouvé une place en Grèce comme animatrice et je suis partie. Voilà, c'était le début de, de mon aventure grecque. Ouais, un contrat de six mois, mais 33 euh, ouais, euh, ans après, vous y êtes encore. Euh, je crois qu'Eros s'en est mêlé. Oui, exactement, Eros s'en est mêlé. J'ai rencontré mon mari qui est musicien et... A été le coup classique. On s'est marié, et voilà, on a eu trois enfants et j'ai appris à chanter et je crois que ça devait être en moi quand même. Et je suis restée là, je ne l'ai jamais, ah, jamais regretté. Vous vous êtes accroché hein, parce que le moins que l'on puisse dire, Olivier, c'est que la situation économique de la Grèce, elle est, elle est malheureusement catastrophique. Oui, depuis 2008, le, le pays est secoué par une crise économique sans précédent, une crise qui met à jour le niveau abyssal de la dette grecque. Le pays n'a alors pas d'autre solution que de demander l'aide de ses partenaires de la zone euro, qui, en échange, exige d'Athènes de mettre en place une politique d'austérité très, très amère. À ce premier plan d'aide européen va succéder un deuxième plan, puis un troisième. En tout, ce sont quelques 357 milliards d'euros qui auront été injectés dans l'économie grecque, en échange à chaque fois de toujours plus d'austérité sans qu'au final, on ait l'impression que cela change grand-chose dans le pays. Le niveau d'endettement est toujours aux alentours de 180% de la richesse produite en Grèce. Une richesse qui vient essentiellement du tourisme. Oui, puis un petit peu aussi de l'agriculture, surtout de, de la production d'huile d'olive. Et puis, peut-être un jour, qui sait, des ressources d'hydrocarbures encore inexploitées et qui dorment sous la mer Égée. Allez, on y croit, on peut rêver, on doit rêver. Et c'est ce que l'on fait ce matin avec notre Belge du bout du monde, Nadine Deltan. Vous avez chanté la mer, en fait. J'étais un petit peu sur Internet fouillé. Et j'ai retrouvé votre discographie. Vous avez chanté des, des vagues blanches. Oui, c'est ça. J'ai chanté ça pour euh, un compositeur grec. Et c'est un peu lyrique. Ce n'est pas vraiment ce que je chante d'habitude. Je propose d'écouter un petit extrait de, de cette chanson. Aspra Kimata. Aspra <musique> Kimata. Sur des vagues blanches, sur le sable et dans les nuages gris et pâles, nous avons construit notre vie, mais notre amour était fait de rêves volés à la lumière du sud. C'est très poétique, hein, ce texte que vous interprétez magnifiquement bien, je trouve. Ça fait joli, ouais, Nadine. Franchement, chapeau, hein, chapeau, chapeau. Vous... C'est vrai que c'est bien adapté à Grèce, que c'est vraiment, euh, c'est poétique, euh, c'est joli. Il ouais. penser à la mer, aux vagues blanches, euh, au ciel bleu et la mer bleue de la Grèce. Oui, ce bleu grec. Euh, notre réalisateur, Paul Michel, a d'ailleurs mis en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde et sur la première.be un clip où on vous voit chanter en bord de mer avec les vagues, le coucher du soleil. C'est magnifique. Alors, Savas, vous aussi, vous êtes artiste. Le parfum, ça vient d'où, cette passion Parce que c'est peu fréquent Mais en fait, c'est venu euh, depuis l'âge de 4 ans, lorsque ma maman préparait en fait, des pâtisseries grecques. <rire> avec du miel. Biedes, voilà, <rire> avec du miel et les imbibait de fleurs d'oranger. Et là, j'ai mon nez qui m'a titillé, en fait. Et voilà, je passais mon temps à, à reconnaître les ingrédients, les épices, voilà, toute la journée. Tiens, t'as mis du sel, t'as mis du poivre, t'as mis de la fleur d'oranger, du citron. enfin voilà Et je me suis dit un jour, ben, je veux créer des odeurs magiques. Vos parents sont, sont grecs, hein, tous les deux ah, Oui, exactement. Ouais, ouais. Votre grand-père était venu travailler dans les charbonnages. Tout à fait, pour le bois de casier. Ouais. Euh, à l'époque, on cherchait du personnel, euh... toutes nos pensées pour... Euh... Oui, évidemment, euh, les, les victimes de, de ce drame du bois, du, du casier. Vous avez fait votre trou, vous avez fait euh, à la mmh. fois une, euh, une carrière dans le marketing, vous avez fait des études de marketing Tout à fait, oui. Parce qu'à la base, moi, je voulais faire des études de, de parfumeur, mais mes parents étaient contre contre cette idée, enfin, j'ai eu des parents très ouverts, mais ils m'ont dit de choisir une direction normale, entre guillemets, donc pas des études artistiques, moi j'ai un côté artistique, ça ils l'ont toujours su, ils m'ont dit non d'abord les études, et après euh, on verra, j'ai dit ok, ben bon, moi je vais choisir le marketing, ça peut me servir pour la communication de mes parfums, ou autre, bon, voilà. Et, et finalement c'est un bon choix. Et en parallèle je faisais ça, voilà, je faisais mes parfums, etc. On vous a d'ailleurs vu dans Melting Pot Café euh, oui. Je ne me trompe pas. Hein ça c'était, oui, au tout début, ben, je voulais devenir acteur, mais bon, après j'ai mis ça de côté. Vous aussi, vous avez fait un petit peu de tout, euh, Nadine, les, les différents euh, jobs. D'abord, six mois dans, dans un club de vacances comme animatrice, et puis vous en sortez, vous vous mariez, vous faites des tournées avec un orchestre. Euh, et aujourd'hui, vous êtes guide. C'est quoi C'est un, un job indépendant que vous faites en plus de votre statut de, de productrice cosmétique <rire> Oui, je, je travaille en freelance, je travaille pour plusieurs euh, bureaux de voyage. Ça veut dire que je suis à l'aéroport, je prends les touristes, euh, vous savez, avec un panneau. <rire> je les emmène à l'hôtel, je les accompagne en excursion, j'accompagne aussi les congrès, par exemple je suis là, en fait, j'assiste pour tout problème, pour voir que tout se passe bien, que, que les salles sont prêtes, que les restaurants ont respecté le menu qu'on avait décidé, euh, les excursions sont faites comme ça, et puis que je ne perds personne en route. <rire> <rire> Vous parlez combien de langues euh, Eh ben, je parle quatre langues, et je connais l'allemand aussi, mais pas très bien, j'ai oublié. D'accord. Je parce... parle le français, le néerlandais... Parfaitement l'anglais et le grec. Ok, vous nous faites aller comme ça, juste pour euh, rêver, parce que c'est ça le voyage euh, radiophonique. Faites-nous en 30 secondes la visite euh, panoramique d'Athènes, en grec. Voilà, quand on arrive à Athènes, à la place principale, la place de la Constitution, la place Sindarma, c'est là où se trouve le Parlement. Au Parlement, il y a le, le tombeau d'un soldat inconnu qui est gardé par deux zones par les gardes nationaux. C'est pas mal, mais moi j'aimerais et... l'entendre en grec, avec <rire> c'est possible a ah, oui, uh, metą byłoby nam do <gry> Olympia Costia, pió, to pió Olympia Costia, pió, to archeo, gdzie wydechrysiomopijeszane warii w uh, stoskiniuryjsagones. Efkaristopoli, très bien, cette visite guidée Nadine. Est-ce que les touristes sont revenus en nombre à un moment donné? Ils ont eu un peu peur, hein? ils ont boudé la Grèce, mais je crois que uh, ça a bien repris. Oui, l'Europe, les Européens, surtout les Belges, ils adorent la Grèce. Ils veulent nous soutenir et leur façon de nous soutenir, c'est justement de venir en vacances ici et de, de garder cette cette industrie, cette, ce tourisme à un bon niveau. Et aussi, malheureusement, ça c'est un côté négatif, c'est les côtes d'Afrique du Nord et la Turquie. Euh, les gens évitent d'y aller à cause des l'événement et ça c'est un, un regain pour la Grèce aussi. Oui, oui, puis il y a un regain aussi de, de réfugiés, hein, on en parlera euh, tout à l'heure avec euh, oui. vous, euh, Olivier Henrion. Dans un instant aussi, nous allons vous présenter le Percas. Le Percas, c'est un jardin autogéré sur un ancien camp militaire à Thessalonique. Ne quittez pas, ce sera sur la première, juste après la pub.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 Du 30 juin au 3 juillet, les meilleurs cavaliers du monde viendront s'affronter à Knock, dont le champion olympique Steve Gerda et le numéro 1 mondial McLean Ward. Knock -y Peak, le Grand Prix 5 étoiles, le premier week-end de juillet et le Summer Circuit les trois semaines suivantes. Entrée gratuite. La Une et la Première présente le concours des CAUS de Promethea. Votre entreprise est engagée et citoyenne Vous participez à des initiatives culturelles ou de patrimoine Vous aussi gagnez un prix CAUS. Il récompense depuis plus de 25 ans les entreprises contribuant au développement culturel et patrimonial. Plus d'infos sur Promethea.be Plus Magazine, pour moi Bon d'accord, j'ai 50 ans, mais à peine. Hein Alors, refaire du sport après un pépin cardiaque, ah oui c'est important. Déshériter un enfant est parfois la chose à faire, ah bon Plein d'idées d'escapades au bord de l'eau et sans quitter la Belgique, ah oh, ça c'est pour moi. Plus Magazine, le seul magazine pour les 50 plus. Oh, il y a même un concours, 4000 euros d'articles de jardin à gagner. Un site d'offres d'emploi traditionnel, c'est que vous êtes un homme, que vous recherchez un emploi fixe en tant que ingénieur, ingénieur autour de Charleroi. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus Alors Stéphane, il aime travailler en équipe Dans son boulot c'est un as Il accorde une grande importance aux formations Et il se rend de préférence au bureau à vélo Derrière notre moteur de recherche rigoureux Se trouvent des consultants Randstad sérieux Prenez rendez-vous pour un entretien personnel Jetez un coup d'œil sur Randstad.be Randstad, good to know you 9h-10h Les Belges du bout du monde Sur la première Avec Adrien Jouvenot L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. C'est signé Platon, nous sommes sur sa planète, dans son pays natal même, la Grèce avec nos Belges du bout du monde, Nadine Deltan et Savas Varnavas, entourés de nos chroniqueurs Bourlingor, Olivier Henrion et Maria Malard. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. J'imagine Nadine que c'est le genre de danse que vous devez faire temps en temps avec les touristes là-bas, non Exactement, <rire> euh, moi j'apprends le sirtaki à des touristes justement et on danse toujours sur Zorba. parce que ça débute lentement, alors on fait un peu le sirtaki et puis ça continue plus vite et plus vite et on fait un autre pas et Ils adorent ça. Oui, sur les pages de Tony Queen et de ce film Azorba, le grec, on danse le, le sirtaki, mais on cultive aussi des aubergines. Ce matin, Maria Malard, vous allez nous parler d'un jardin communautaire bio, où on cultive aussi le vivre ensemble. Exactement, c'est un jardin communautaire. L'idée à l'origine, c'est de créer un lien direct entre les consommateurs et les producteurs agroalimentaires. D'ailleurs, le projet a été baptisé Homo trapezis, ce qui veut dire littéralement manger, à la même table. Mais sa particularité, Mariam, c'est surtout le lieu où il est implanté. Oui, en fait, c'est à Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, que s'est implanté le jardin communautaire. Mais encore plus précisément sur un ancien camp militaire, une surface inutilisée de près de 700 000 m2, soit 96 terrains de football. Un terrain qui attirait beaucoup de convoitises, j'imagine Tout à fait, l'armée voulait sa part pour la revendre, la municipalité souhaitait y construire un centre commercial et l'église orthodoxe se disait propriétaire d'une partie du camp. Bien sûr, toutes ces revendications ont mené un litige. Mais alors comment ils ont fait pour utiliser cette terre Eh bien en fait, ils se sont installés là en attendant que les litiges soient tranchés. Les mois passent, les années aussi, et ça fait plus de cinq ans qu'ils sont installés là. Concombres, carottes ou aubergines ont commencé à s'installer en 2011 et le premier perca est né, perca qui veut dire jardin, de périphérie. Aujourd'hui, il y en a au moins 6 de plus et le nombre de jardiniers amateurs est passé de 40 à plus de 200 en quelques années. Les amateurs de jardinerie se déplacent pour cultiver, mais surtout pour créer du lien en ces temps difficiles. Un coin de verdure pour se détendre et se retrouver autour d'un intérêt commun. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il brillait au soleil comme un fruit défendu Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer Ni rien de déjà vu ou déjà entendu Ah, avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, c'était Georges Moustaki avec cette chanson euh, qui cadre bien avec le, le jardin présenté par euh, Mariam Allard. Vous vivez dans ce jardin grec depuis euh, 33 ans maintenant, euh, Nadine. Quels sont vos endroits, vos parcelles préférées euh, sur le territoire grec Je pense que le Péloponnèse reste mon endroit préféré, vraiment. Il y a des endroits magnifiques. Euh... Il combine la mer, la montagne, la nature, mais la Grèce centrale est belle aussi, la Macédoine, les îles, les Cyclades, la mer Ionienne, les îles de la mer Ionienne, tout est vraiment magnifique. Ouais, D'ailleurs, vous, Olivier Henrion, c'est sur les îles que vous flâchez. Euh, J'aime beaucoup les îles. La dernière fois que je suis allé en Grèce, c'était sur les îles. Ce n'était pas forcément pour prendre du bon temps, parce que c'était pour parler de, de l'arrivée des réfugiés sur l'île de Chios. C'est une île fantastique. Euh, où on cultive le, le mastic, c'est une sève qui, qui sort d'un arbre et qu'on mâche, qui finit en, en chewing-gum, avec un petit goût anisé, c'est fantastique. Ouais, chaque île a sa spécialité, à ouais, Kalymnos, on va pêcher les éponges. Vous, euh, ça va être votre île préférée en Grèce Moi, c'est l'île de Simi, qui est proche de la Turquie, en fait, et euh, c'est une île qui est très colorée, hein. niveau architecture, c'est euh, des maisons jaunes, des maisons rouges... Avec ce petit côté euh, byzantine de la Grèce et de l'Italie, en fait. C'est très romantique. Vous venez de la région de Patras, pas très loin, à Kilini. Tout à fait, oui. Ouais. Et de là, on peut prendre le bateau pour, pour aller à Zakynthos À Zakynthos, oui, sur la, la, la fameuse plage Navagio, la fameuse place célèbre. Est-ce qu'il y a un jeune parfumeur grec que vous voulez mettre un peu en avant, ça ça être... Oui, on a un tout récemment, c'est Théo. Un jeune crétois qui fait des parfums bio, en fait. Vous aussi, on va parler un peu de, de, de votre autre activité, Nadine, la production de cosmétiques. C'est avec des produits bio, des produits grecs. Racontez-nous un petit peu comment c'est né, et ce que vous faites précisément. Eh bien, parce que j'aime la nature, parce que j'aime tout ce qui est naturel. Euh, J'ai commencé à essayer de faire des choses pour moi-même. Des huiles végétales avec des extraits de plantes, avec des extraits aromatiques naturels. Je fais mes, mes petites préparations moi-même, j'ai fait mon petit laboratoire euh, donc, à l'aide d'un alambic. Je recueille euh, les propriétés d'une plante par exemple et c'est naturel, ça sent bon et les gens sont vraiment contents. Ben ça sent bon jusqu'ici en studio, euh, <rire> Oui. Rien que votre description, euh, c'est bien. Et puis, c'est pas mal, quand même, à 50 ans, je crois, et des poussières de changer de vie, de lancer une petite entreprise. Franchement, il faut du culot, il faut de l'audace. Ah, on n'est jamais trop vieux pour faire quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de. Euh, comment comment dit-on en français Dimuria. Ça va, s'il faut m'aider. il <rire> a Y Elle aime bien justement d'entreprendre beaucoup de choses, de travailler, d'entreprendre. C'est ça qu'il a voilà, fait. Voilà, d'entreprendre des choses nouvelles, je trouve. Des nouveaux euh, que challenges. Il... Elle a la même philosophie que moi, euh, ça c'est bien. <rire> oui, voilà, moi je suis euh, très créative. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Très créative. Donc, euh, je n'arrête jamais. Je ne peux pas passer mon temps, par exemple, à regarder la télévision, ou des choses comme ça. J'ai trop de choses à faire dans ma vie. <rire> voilà. Vous très, très curieuse, c'est bien, c'est bien. Vous avez donc des, des enfants qui ont été élevés en, en français, en grec, qui ont été au lycée grec, au lycée euh, français, à l'école belge. Comment ça s'est passé l'éducation des enfants et, et des petits-enfants maintenant Eh bien, c'est tout simple, elles sont allées à l'école grecque et comme je les ai aidées dans les, les premières années primaires à faire leurs devoirs et tout ça, moi j'ai appris parfaitement à écrire et à lire le grec aussi, la grammaire et tout. Et donc ça m'a aidé à moi beaucoup, mais euh, elles connaissent le français aussi, bien entendu. Et puis j'ai une fille qui est créatrice de mode, elle fait des dessins de mode, etc. J'ai une autre fille qui est artiste, elle est surtout danseuse, elle a dansé à l'Eurovision pour la Grèce en 2012. Elle passe beaucoup à la télévision aussi, elle est professeure de danse. Et puis j'ai une troisième fille qui est euh, péricultrice. Eh bien dites donc, c'est pas mal, hein, quel beau parcours Et puis on voit un petit peu sur les traces de maman, hein, des artistes euh, qui passent à l'Eurovision, c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, original. <rire> Écoutez, nous on va euh, se promener un petit peu ce dimanche matin sur euh, le port du Pirée en écoutant ce classique de la chanson française et grecque, repris par Dominique A. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, de bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Dans Le ciel à coups de bec Un oiseau, deux oiseaux Trois oiseaux font du beau temps Dans les ruelles d'un coup sec Un volet, deux volets Trois volets claquent au vent Et faisant une ronde avec Un enfant, deux enfants Trois enfants dansent gaiement Mon Dieu que j'aime Ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés, mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets orange, tous les visages d'anges, des enfants du pied. Si d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le de long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour, à leur tour rendront heureux.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 des enfants. Magnifique musique de Manos Hadjidakis dans le film Les Enfants du Pirée. Là, c'était la, la version française et, et assez récente de Dominique A dans Les Belges du bout du monde. Jamais le dimanche, pourtant on y est, jusqu'à 10h sur la première avec nos Belges du bout du monde justement Nadine Deltan qui est chanteuse et guide de voyage et puis Savas Varnavas, le blogueur parfumeur. Tweeter avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBD MRTBF. La Grèce est aussi le pays du bien manger. On vient de goûter d'ailleurs en studio euh, Olivier Henrion pendant la chanson de Dominique A, quelques produits grecs. J'ai euh, la bouche encore pleine de, de, de, de cette tapenade d'olive noire, bio. Ouais. C'est fantastique, c'est ouais. chaud, c'est suave, on sent la Grèce. C'est un, un belgo-grec, jean Ioannidis, qui... Euh, Tout à fait. Qui, qui, qui, euh, mais qui cultive ce genre de produits, qui, euh, qui parcourt toute la Grèce pour nous dénicher de, de très bons produits euh, grecs, Euh, locaux, bio, euh, artisanal il a envie de mettre justement ce côté grec euh, en avant et pas les produits que l'on retrouve en grande distribution euh, le côté kitsch de la Grèce, il en a horreur Alors, je vois ici, par exemple, une confiture à la framboise et à l'ouzo. J'imagine au petit oui, déjeuner. C'est d'anciennes recettes familiales datant du 19e siècle, c'est produit avec passion à Mitilini. Je vois une sauce tomate, olive et ouzo. Décidément, voilà. on met l'ouzo à toutes les sauces. Et puis, évidemment, des figues de kimis séchées. Hein, ça, il ne faut pas les louper. Sans oublier cette apnade d'olive noire ou olive verte. Hein, Olivier. Il y a les deux. Il y a les deux, là. Oui. là vous voyez. J'ai du, du noir, je crois. Oui, oui, vous étiez prédestiné, Olivier, pour goûter <rire> ces, ces olives euh, grecques. C'est difficile hein, en Grèce de ne pas prendre du poids. Nadine, félicitations parce que vous résistez. <rire> oui, euh, je mange beaucoup grec, c'est vrai. Mais euh, j'ai pu rester mince, oui, en effet. <rire> moi, je fais beaucoup de dolmades. Feuilles de vigne farcies. Ouais, des feuilles de vigne farcies. J'ai des vignes chez moi, dans mon jardin. Alors, je coupe les feuilles... Quand elle commence à, à grandir un petit peu, bien verte et bien fraîche, je les cueille et puis je mets une farce dedans et c'est excellent. Et puis aussi j'ai quelques oliviers et au mois de septembre, eh bien, on fait de la cueillette, on secoue bien les arbres, les olives tombent <rire> et on mange des olives. Beaucoup de Grecs font leur huile eux-mêmes. S'ils ont quelques oliviers, eh bien, ils vont à la presse à huile et ils font leur huile tout seuls. Oui, et dans beaucoup de villages aussi, euh, on vit encore euh, quasiment en autarcie, hein, avec euh, le, le petit euh, troupeau euh, à l'arrière euh, du jardin, quelques oliviers, quelques vignes aussi, et, et ce fameux vin grec. Il euh, y, y a le Retsina, mais il y, y en a beaucoup d'autres, Nadine. Il euh, y a toujours les anciens qui adorent la Retsina, mais je crois que dans les, les, la population plus jeune, ils préfèrent euh, d'autres euh, genres de vins. <rire> dans la province de Corinthe, il y a Néméa qui oui, est vraiment connue connu pour son vin. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, Corinthe aussi, on parle des fameux raisins. Ah oui, oui, ce sont des raisins vraiment très spéciaux. Ce sont des raisins euh, très sucrés. Ils sont cueillis, mis à sécher. C'est vraiment des raisins euh, particuliers à la région. Oui, vous vivez là, euh, au bord du détroit de Corinthe Le canal Ah oui, oui, très près du canal. Très près du canal. C'est l'attraction de la région je vis pas très loin de la mer et je suis vraiment très heureuse à Corinthe. Ce n'est pas une très très très jolie ville, je ne dirais pas que c'est une ville touristique. Par contre, il y a une petite ville balnéaire et thermale très près de Corinthe qui s'appelle Loutraki et qui est très très jolie à visiter et pour les touristes et tout. Corinthe est peut-être moins jolie, mais, mais c'est ma ville et je l'aime. Oui, c'est bien. <rire> Puis quand on est à Corinthe, ça va, il faut descendre vers Nopli Ah oui, Nymphliol, là c'est vraiment magique. Hein. Ça c'est vraiment à faire, hein. avec ce fort en plein milieu de la mer. Et puis descendre encore un petit peu plus bas, vers, vers Tyros, Léonidion, euh, et puis dans le doigt, on va, on va chez les de là tout en bas. Oui voilà, ouais. Mon emvasia aussi, qui est ouais. très jolie. Qui entourait. Euh... Est une ville médiévale. Ouais, oui. ouais, ouais, une forteresse dans la mer. Euh, Historique. Qu'est-ce ouais. ouais, ouais. Qu qui vous a euh, surpris en, en débarquant sur place il y a 33 ans Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté là-bas C'est justement cette odeur de la mer, ce bleu grec, Nadine Vous avez cité Homer tout à l'heure. Homer, il a dit il n'est point de terre plus douce que sa propre patrie. Mais moi, j'ai deux patries. J'adore la Belgique. Quand j'y vais vraiment. Euh j'aime beaucoup la Belgique, je revois des paysages verts, alors là, le vert est partout, et la langue, les gens, etc. C'est ma patrie, mais la souci est aussi ma patrie. Ah c'est bon. On va jeter un petit coup d'œil sur les, les perspectives, euh, ce qui attend euh, la Grèce pour euh, les, les mois, les années à venir, Olivier Henrion. Mais tout à l'heure je vous parlais de la, la dette grecque hein, qui représente 180% des richesses produites dans le pays. Tous les économistes de la planète sont d'accord pour dire que ça n'est pas viable à un niveau comme ça, qu'il faut la réduire. Mais les ministres des finances de la zone euro eux, sont nettement plus lents à, à la détente même si au final, au mois de mai dernier bah, ils sont enfin parvenus à accepter l'idée l'idée seulement, qu'il fallait alléger le fardeau de la dette grecque Et puis l'autre enjeu qui concerne la Grèce C'est la crise migratoire. Le pays accueille une grande partie des candidats réfugiés vers l'Europe. Depuis quelques mois, les frontières se sont fermées et ce sont des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont bloqués dans des camps, en attendant mieux. Alors pour l'instant, les réfugiés n'arrivent plus aussi nombreux en Grèce qu'il y a quelques mois, mais les pays européens qui s'étaient engagés à prendre chez eux une partie des migrants arrivés en Grèce traînent à concrétiser leurs engagements. Oui, c'est sans doute le paradoxe grec. C'est un des pays les plus pauvres de l'Union et c'est celui qui accueille le mieux les réfugiés. Oui. C'est assez incroyable. C'est aussi sa situation géographique, on l'a dit tout oui. à l'heure. Il y a certaines îles qui sont à quelques kilomètres à peine des côtes turques et c'est effectivement très tentant pour un, un réfugié de se dire qu'on peut traverser et que oui. l'Europe est à portée de main. Oui. Vous avez pu vivre et peut-être expérimenter, Nadine Deltan cette fameuse phyloxenia Oui, bien sûr Même s'ils n'ont rien, ils vont toujours emmener quelque chose, que ce soit des vêtements, que ce soit euh, de la nourriture, des jouets pour les enfants. Tout le monde essaye de, de, de donner quelque chose parce que ça leur ferait vraiment mal au cœur. De voir ces gens, ce sont des gens quand même, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui souffrent. Euh, oh, ils ont souffert du froid, la pluie, maintenant la chaleur. Vraiment, les conditions ne sont, sont pas très bonnes. Ils vivent dans des tentes, vraiment dans des conditions... Euh, Il faut que l'Europe ouvre ses portes. Ouais, merci pour euh, cette, cette réflexion. On sent que vous parlez avec vos, votre cœur et, et votre tripes. Hein, Nadine euh, Deltan, oui. qui, qui est là depuis une trentaine d'années, qui a connu la Grèce euh, à une époque meilleure et qui y est restée. Euh, deux mots encore pour terminer cette émission, l'un et l'autre sur vos projets. Euh, Savas Varnavas, euh, immigré grec de la troisième génération, arrivé chez nous euh, après son grand-père qui a travaillé au bois du casier. Vous avez maintenant lancé votre blog. Vous êtes parfumeur également. Mmh. Euh, Quels sont Vos projets, ça va se voir Le 30 juin, je, je vais organiser un event euh, avec le sommelier euh, très connu, euh, Eric Boschmann où on va allier les parfums et les vins autour d'un apéro olfactif. Oui, oui. Et les apéritifs grecs, moi j'aime bien le Samos, par exemple, ce, ce vin grec légèrement sucré. Oui, le muscat, Oui, ouais, le vrai. Samos. Mmh. Ouais. Et, et personnellement, j'y mets un petit peu de citron pressé avec de la menthe, et c'est délicieux. Oui, oui, oui, oui. Mais il y, y a plein d'autres choses hein, en Grèce. Et puis, vous faites également des, des événements avec euh, une restauratrice qui propose des plats et que vous alliez avec des parfums. Oui, euh, Michel Gay qui est la, la parfumeuse culinaire euh, qui est très tendance, donc euh, elle embaume les plats de parfums patchouli, en euh, passant de la rose, mais elle fait d'une manière, c'est pas juste imbiber les plats et hop, c'est vraiment euh, une combinaison parfaite. aller mélanger le patchouli euh, avec une poire, un simple dessert et le rendre euh, gastronomique est tellement magique. Avec rien, tout simplement, voilà ce qu'on a dans le frigo. Mais il faut avoir les, les aisances des parfums de Michel Gay. D'accord, d'accord. Puis le patchouli, ça ramène en années euh, 60, 70. C'est une truc un peu... qui m'a marqué chez elle lorsque j'avais découvert euh, euh, cette boutique. Elle savait même que j'avais des origines grecques. Une simple poire avec un filet d'huile d'olive. Ça peut paraître euh, allez, surprenant, l'huile d'olive sur une poire. Et la fameuse chapelure de poudre vétiver parfumée. Si j'ose dire, une poire belle hélène. Voilà. Pour oh, nos amis grecs. Merci beaucoup, <rire> ça euh, va. Et, et vous, vos projets, euh, Nadine, cet été, j'imagine que ça va turbiner à fond, là, sous les 40 ⁇ degrés grecs. Vous allez euh, amener des groupes euh, aux quatre coins euh, du, du, du Péloponnèse, de la Macédoine et des îles <rire> Voilà, c'est ça exactement. Donc euh, cet été, eh ben, le, le programme est chargé avec le tourisme. Demain, je vais en petite croisière au mont Athos. Le mont Athos, c'est une région dans la Macédoine centrale avec des monastères où les femmes ne sont pas permises. Sont pas permis d'entrer dans cette région-là pour les femmes. Mais on peut faire une petite croisière et voir le monastère de loin de la mer. Et j'emmène donc des touristes faire cette petite promenade demain. Et puis, je continue avec mes produits cosmétiques aussi. J'y suis à fond, j'y crois vraiment et j'essaye de persuader... Euh, mon entourage et même plus que ça à, à employer ces produits naturels. Evcaristo, Caristo, merci. Et bon dimanche à vous. Bon été aussi, Savas. Merci merci Nadine et bel été à tous. Merci Olivier Henrion. Bel été. Merci beaucoup Adrien. Merci beaucoup Savas aussi. Merci de nous avoir reçus à votre émission Adrien. Je vous souhaite aussi une bonne continuation. Et puis je, je fais des gros bisous grecs tout chaud. À tous les Belges. Ah, c'est ah. super gentil. 10 c'est ça de mon voyage hein Oui, Calotaxi, oui. <rire> Calotaxi, oui, oui. Ok, et merci aussi à Maria Malard qui chronique cette émission. La semaine prochaine, nous serons sur une autre terre de soleil avec le comédien Marc Zinga, Cap sur le Congo, avec un petit crochet par Marley Gaumont, le film à l'affiche duquel il triomphe actuellement. D'ici là, si cette émission réalisée par Paul Michel vous manque, ou si vous l'avez manqué, rendez-vous sur rtbf.be.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 La première et la deux présente les V.O.E. Spring Sessions et Omara Portuando. La chanteuse des Buena Vista Social Club en concert exceptionnel avec le chanteur de flamenco Diego El Cigala. le lundi 4 juillet au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Info Sessions.be avec le Viflexpress Express et la Libre Belgique.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 C'est l'heure des infos avec Nathalie Deville. Bonjour. Bonjour, c'est le jour J pour les Diables Rouges qui entament ce soir les huitièmes de finale à l'Euro face à la Hongrie, l'un des invités surprises de ces huitièmes qui ne laisse plus le droit à l'erreur. Le vaincu sera éliminé, il faudra gérer ces matchs près. Pour Axel Witsel et pour tous les Diables, c'est un nouveau tournoi qui commence. Écoutez...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 Et si les diables s'imposent, rêvons, ils rencontreront le Pays de Galles qui a battu l'Irlande du Nord 1-0. Le premier quart de finale est déjà connu, il opposera la Pologne qui a battu la Suisse au tir au but, au Portugal qui a réussi à battre la Croatie 1-0. En tout cas, du côté des supporters, on est fin prêt, chaud boulette, c'est clair, l'option de la défaite n'est même pas imaginable. On est vu pour gagner, ça ouais, on n'est pas là pour euh, venir faire le fanfaron. Hein. On est né diable rouge, mais oui mon bon. vieux, si perdent on est là, si gagnent on est là, on est toujours supporters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 Voilà, donc vous aurez compris, ce soir on se les barre les Hongrois. Rendez-vous donc dès 21h sur tous les médias RTBF. Enfin, hors le petit ballon rond, il y a aussi en sport ce dimanche le championnat de Belgique cycliste qui se court autour des lacs de Lodeur. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert et Tom Bonnen sont les favoris. Deux violents orages aux états unis ont fait au moins 24 morts en Virginie depuis le début de la semaine. Inondations, glissements de terrain, des quartiers entiers sont sous eau, sous l'eau et sous la boue également. Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe naturelle. 400 militaires sont mobilisés, en plus des pompiers pour aider la population sinistrée. Un petit vent de fraîcheur sur le canal de Panama ce dimanche. Le passage qui relie l'Atlantique au Pacifique est centenaire, 102 ans pour être précis. Mais aujourd'hui, il s'offre une deuxième jeunesse, Damien Roulette, après neuf années de travaux. Le canal élargi va voir naviguer son premier cargo un navire chinois tiré au sort sera le premier à franchir les deux nouvelles écluses. Les travaux doivent permettre de doubler le volume de transit par le canal, permettre aussi de tripler les recettes pour le Panama. À l'heure actuelle, 5% du commerce maritime mondial passe par ce canal, mais le Panama espère attirer 20% de ce trafic d'ici 4 ans. Désormais, ce canal accueillera des titans des mers, mesurant 49 mètres de large pour 366 mètres de long, mais la grande nouveauté sera le passage des navires transportant du gaz de pétrole liquéfié chose impossible jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce que les bateaux étaient trop grands. Le gaz de pétrole liquéfié est produit en grande quantité par les États-Unis et les Américains pourront dorénavant envoyer plus rapidement et à moindre coût, leur gaz de, du Golfe du Mexique vers le marché asiatique. Cet élargissement pourrait donc redistribuer les cartes du commerce maritime. Autre exemple, les bateaux qui empruntaient le canal de Suez jusqu'à présent pourront réorienter leur route par l'Amérique latine. Et si vous préférez les avions et que vous comptez visiter la base militaire de Florène, aujourd'hui, attention, l'armée a décidé d'en limiter l'accès. Seules les personnes munies d'un ticket en prévente pourront rentrer ce dimanche au meeting aérien. La pluie, chez nous aussi, a quelque peu gâché la fête hier. Plusieurs parkings sont inondés. 20 000 visiteurs sont tout de même venus admirer les F-16 belges hier, dont le roi et ses enfants. Et puis, une autre activité à faire ce dimanche, entre les gouttes, c'est le week-end portes ouvertes dans les fermes de Wallonie. Visite, rencontre avec les agriculteurs, découvertes des animaux, des machines. 75 fermes au total euh, en Wallonie vous attendent jusqu'à ce soir. 18 h quoi que vous choisissiez, une passée. Passez une très belle journée, merci de nous suivre. Et de suite, nous allons décoder, en même temps que l'on croise les doigts. Hein, Alain, c'est mieux que de se battre... Enfin euh, bon, on peut rentrer oui, à Kevin. Oui. <rire> mais on ne pourra pas encore décoder le résultat du foot, ce sera ce soir. Merci Nathalie. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de DEE. Produits solaires, mini-format, premiers soins. Les indispensables pour l'été sans chez DEE. DEE, faites-vous. La première, 10h-11h le dimanche, les Décodeurs RTBF avec Alain Gerlache. De Spotify à 10 Deezer, en passant par Apple Music, le streaming est en train de gagner la partie des formats musicaux mais au bénéfice de qui La révolution numérique ne cesse de bouleverser le paysage médiatique. Comment serons-nous informés demain à l'ère de la réalité virtuelle et des robots dotés d'intelligence artificielle Le Brexit et après. Comment les protagonistes ont-ils communiqué depuis l'annonce de la victoire du non à l'Union Européenne Vous écoutez les décodeurs RTBF, le magazine qui prend le temps de décrire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 Ça n'a rien à voir, mais ça montre que cette nouvelle forme de diffusion musicale est, quant à elle, très en forme. Il faut considérer le streaming, 1 comme le mode d'accès privilégié à la musique aujourd'hui. C'est un progrès contre lequel, évidemment, il ne faut pas aller, il faut l'accompagner. Quand on pirate quelque chose, c'est qu'on vole quelque chose. Au moins, quand on vole quelque chose, c'est que ça a de la valeur pour celui qui vole. Quand on streame et qu'on donne aux artistes des miettes, c'est un peu comme si on voulait donner un pourboire. Plus rien n'arrête la musique. Avec nous Fabrizio Gentil et vous êtes le directeur pour le Benelux de Deezer. C'est un des principaux services de streaming musical. Et Gilles Coastio, journaliste à Trendsendance. Bonjour. Bonjour. Alors Gilles, on va d'abord planter euh, le décor hein, pour accéder légalement à de la musique. Aujourd'hui, il y a le vinyle qui fait son retour, il y a le, le CD qui est toujours là, le téléchargement, principalement euh, iTunes, et alors le, le streaming, l'écoute en, en continu euh, via Internet. Est-ce que le streaming est en train de gagner la partie Alors, c'est effectivement ce qu'on constate. Donc Depuis 5 ans, il y a une énorme progression de la part de marché du streaming dans les revenus de l'industrie du disque. On voit qu'aux états unis c'est devenu l'année dernière le premier apporteur de revenus dans l'industrie. C'est plus du tiers des revenus de l'industrie du disque américaine, qui est la première industrie au monde au niveau du disque, bien entendu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes plateformes Internet s'intéressent vraiment à ce créneau. On connaît Apple, qui a lancé, il y a Pas longtemps apple music on voit aussi que google évidemment s'y intéresse il y avait déjà une offre qui s'appelait google play qui était disponible Mais maintenant ils se sont lancés aussi avec leur plateforme youtube qui intègre aussi évidemment de la vidéo on voit qu'un acteur comme Twitter, c'est étonnant, mais s'intéresse aussi au streaming. Ils viennent de, de racheter en tout cas une partie, d'investir 70 millions de dollars dans la plateforme SoundCloud qui fait aussi euh, du streaming, qui vient de lancer aussi cette offre payante que toutes les plateformes ont, hein, dont le leader du marché Spotify, hein, qui a aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs, dont 30 millions de payants, avec une offre payante à 10 euros ou 10 dollars par mois. Alors Fabrizio Gentil, et de plus en plus de gens, de plus en plus de groupes s'intéressent au, au streaming, c'est la preuve que ça marche pas mal, mais ça fait de plus en plus de concurrents pour tout le monde je ne sais pas si on parle vraiment de concurrents, mais plutôt d'évolution. Mmh. Euh, comme tu l'as cité, vous le voulez tous les deux citer, il y a une grande évolution. Euh, on a parlé de plateforme Internet. Je voudrais appuyer qu'on est, est plutôt dans du mobile, en fait, puisque 80% des gens qui arrivent sur Deezer, par exemple, c'est à travers le mobile. Mmh. Et c'est là, plutôt que ça se passe, l'idée d'avoir, comme sur Deezer, 40 millions de chansons sur son téléphone, sur son smartphone. Voilà, c'est quelque chose que les gens sont de plus en plus prêts à aller. Euh, je suis aussi responsable des, des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la moitié de la population à un service de streaming légal sur son téléphone. Et ce sont des streamings payants ou euh, l'offre gratuite Ce sont des streamings sur lesquels tous les ayants droit sont rémunérés. Mmh. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, il y a une partie de gens qui écoutent en gratuit et d'autres en payant. Alors, tous les ayants droit sont rémunérés. On va quand même décoder l'expression qui a été employée. Euh, ils sont rémunérés, mais parfois, c'est assez contesté, cette rémunération, Gilles. C'est vrai qu'on voit souvent, effectivement, les artistes qui euh, se plaignent des rémunérations euh, sur les plateformes de streaming. Hein. Quand on fait le calcul euh, à la chanson euh, streamée, euh, c'est vrai que ça, ça fait des, euh, des sommes qui ne sont euh, pas très élevées. Alors, les plateformes de streaming, aujourd'hui, se défendent, effectivement en disant qu'aujourd'hui, il y a des accords qui qui ont été signés avec les majors du disque, bien entendu. On a vu YouTube, donc Google, qui a dit récemment que depuis le lancement de leur plateforme, ils ont versé 3 milliards de dollars aux ayants droit via effectivement ces accords avec les majors. Donc il y a quand même une rémunération qui existe, c'est pas du piratage, c'est quand même quelque chose de légal. Mais malgré tout, quand on voit en bout de chaîne, les artistes, effectivement, euh, eh bien, ils se plaignent un petit peu des rémunérations qui sont moins élevées qu'auparavant. Fabrizio enfin, Gentil est dans, dans une évolution technologique. C'est une mutation, euh, tout le marché est bousculé, il y a des gagnants, il y a, il y a des perdants. Est-ce qu'on peut arriver à un système où tout le monde serait gagnant je pense que l'industrie, globalement, a gagné en l'industrie musicale, mmh. puisqu'on voit qu'il y a eu une décroissance assez importante en termes de revenus pour l'industrie musicale, je parle en Belgique et même, même mondiale. Et récemment, depuis vraiment quelques années, ça recommence à prendre. Une des croissances les plus importantes, c'est le streaming, c'est ce qu'on ce qu y amène. Je vais rebondir sur le fait des, des, des revenus. Euh, c'est notoire, plus de 70% de ce que euh, Deezer euh, a des clients est reversé aux différentes maisons de disques, plus donc, de 70%. 70 de vos revenus sont reversés voilà. euh, à ceux qui sont euh, les producteurs je, en général voilà. Mais, de je, musique. Exactement, donc je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup d'évolutions à faire entre euh, les maisons de disques et les artistes, la manière dont euh, tous ces euh, contrats sont évolués moi-même j'ai de l'expérience là-dedans j'ai bien vu qu'avant, le digital par exemple était très très fort peu compté dans les calculs pour le reporting des, des artistes et eh bien il y a beaucoup d'évolutions qui devraient être faites là-dedans car maintenant c'est le digital et c'est le streaming qui devient l'acteur principal d'écoute Gilles ce qui est effectivement pas nouveau c'est que ben, les artistes euh, surtout quand ils sont pas encore très connus eh bien ils ont pas beaucoup de leviers par rapport à leur maison de disques pour euh, négocier des droits euh, importants et c'est effectivement à ce niveau-là de la chaîne que c'est plus compliqué on voit à l'autre extrémité Que les chanteurs bankable, hein, comme on dit, les chanteurs du moment, eux, ils arrivent vraiment à négocier euh, beaucoup mieux, non seulement avec leur maison de disques, mais aussi directement avec les plateformes. On peut parler de, de Taylor Swift, hein, qui euh, a retiré tout son catalogue euh, de Spotify et qui fait euh, maintenant un petit bras de fer aussi avec YouTube, en se plaignant aussi des, des conditions du côté de YouTube. Euh, on voit que ces artistes-là, eh bien, ils ont beaucoup plus euh, de moyens parce qu'ils euh, sont très importants aussi pour les plateformes de streaming. For Richard Gentili C'est exact. En même temps, quand certains, à un moment, enlèvent leur catalogue, ce n'est pas comme si on voyait chez nous euh, une diminution du stream ou de l'utilisation. Mmh. Et euh, ce qu'on voit, c'est dans l'évolution, tous, à un moment ou l'autre, arrivent sur le streaming. Adele a fait la même chose avec ses premiers albums, et là, attendu, ses albums sont arrivés sur différents services de streaming, y compris Deezer. Donc l'évolution est là. Je, on est euh, pour un peu de donner... Euh, L'importance du, du phénomène, en Belgique, on est entre 800 et 900 nouvelles personnes chaque jour qui se créent un compte sur 10 heures. Voilà. Mais est-ce que ce sont des comptes payants ou alors des comptes gratuits Donc il y a deux sortes de comptes. Les comptes gratuits sont financés par l'écoute de la publicité et les comptes payants donnent accès alors à, à différents services, pas de pub et l'utilisation euh, sans connexion Internet. Alors ce qu'on voit en général c'est assez normal pour tout type d'utilisateur, c'est très rare qu'on vienne se créer un profil et directement on décide de payer. Donc il y a une évolution avec certains qui sont une offre qui leur convienne quand ça reste du gratuit, et une, et une autre qui ont envie d'avoir la possibilité de ne pas écouter la publicité, la possibilité de ne pas écouter du offline. Pour en revenir à des chiffres, parce que je vois bien que c'est ça qui intéresse, les seuls chiffres qu'on communique, c'est au point de vue mondial, puisque avec les autres acteurs qui sont dans le domaine, ce sont des chiffres qui également sont mondiaux. à partir du moment où on regarde pays par pays, il y a énormément de différences Euh, de nouveau, j'en parlais, il y a une grande différence sur l'utilisation du streaming, quand je regarde les Pays-Bas et la Belgique, ou la France ou l'Angleterre. 10 teaser est parfois deuxième, parfois premier, ça dépend des territoires. Gilles Coissot, le marché belge a aussi ses propres caractéristiques dans le domaine musical on voit qu'il y a quand même un, un accompagnement aussi de, de, de ce mouvement vers le streaming, hein, puisque aujourd'hui le, le streaming pèse 10 millions d'euros en Belgique, il est en progression de, de 30%, donc c'est vraiment un marché qui est aussi en train véritablement de s'installer. Et quels sont à votre avis les, les grands enjeux pour les prochains mois Alors maintenant, est ce qui est le gros enjeu, je pense, pour les, les plateformes comme Deezer ou comme Spotify, c'est d'essayer de faire migrer euh, leurs abonnés non payants, leurs abonnés gratuits qui acceptent la publicité, vers des abonnements euh, payants. On a vu que Spotify était arrivé euh, à, à le faire, hein, puisque aujourd'hui, euh, sur 100 millions euh, d'abonnés, ils ont 30 millions euh, de payants. Et euh, ces abonnés payants, ils payent quand même 120 euros par an, ce qui est une somme assez importante. Quand on le compare aux acheteurs de CD à l'époque de l'apogée du CD, euh, les dépenses moyennes, environ sur l'année, c'était environ 50 euros. Donc on voit que s'il y a cette progression vers plus d'abonnés payants, il y aura effectivement des revenus qui seront plus importants dans l'industrie. On s'attend à ce qu'en 2025, il y ait dans le monde près de 150 millions d'utilisateurs payants du streaming. Fabrizio Gentile, et c'est aussi, pour Deezer, un enjeu de faire venir les gens vers des formules payantes, parce que ça donne plus de stabilité, ça donne plus de revenus, y compris pour les éditeurs, les musiciens, etc. Bien sûr, c'est un des principaux enjeux, et pas le seul. L'autre qui est parallèle tout aussi important, c'est avoir beaucoup de gens qui utilisent le streaming. Il y a encore beaucoup de retard en Belgique, donc il y a pas mal de choses à faire là-dessus. C'est lié à quoi, pensez-vous, ce retard belge euh, Principalement au fait qu'en Belgique, on a beaucoup d'unicité. Euh, en, en Belgique, il n'y avait pas d'offre couplée entre un abonnement et un smartphone ce qui existait en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Offre couplée avec euh, le prendre fournisseur. Prendre un abonnement, voilà, voilà. 12 mois y avoir un iPhone pour, mm -hmm. euh, ou une autre, quelques autres marques, ou un Samsung, pour 1 euh, ou 2 euros. Ça, ce n'est que récemment que ça a été lancé en Belgique. Et du coup, quand euh, la plupart de la population avait déjà des smartphones, en, en Italie, pour prendre un bel exemple, il y a plus de smartphones que d'habitants, Et eh bien, en, en Belgique, on avait un énorme retard. Je considère toujours qu'il y a plus ou moins deux ans de retard en décalage avec les Pays-Bas. Mm -hmm. Mais on est en train de le rattraper. Mais il y a une belle progression à faire et c'est des challenges qui sont très intéressants. En tout cas, on a compris que l'essentiel, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens payent à nouveau quand même pour de la musique et aussi euh, la suprématie du, du, du mobile qui arrive et qui va sans doute euh, euh, asseoir donc, euh, euh, le streaming comme étant la forme la plus courante de distribution musicale. Fabrizio Gentile, directeur de Deezer, Benelux et Gilles Quassio, journaliste à Transcendance. Merci, belle merci journée. Bien, merci.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 Hello Dadel, vous écoutez les décodeurs sur la première nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et comme la musique, le monde des médias évolue rapidement lui aussi et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors en cette fin de saison, c'est l'occasion de se projeter un peu dans l'avenir, à l'ère de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, à quoi vont ressembler nos médias après demain. L'intelligence artificielle va transformer la société dans les décennies qui viennent. Quand seriez-vous prête à commencer Dès que c'est possible, en fait, j'ai pas d'autre engagement. Nous vous contacterons d'ici une semaine pour vous annoncer notre décision. Merci d'avoir participé à cet entretien d'embauche. Grâce à cette technique, euh, on a le sentiment d'être à l'intérieur d'un espace. Les gens se parlent, parfois ils se battent et souvent ils mentent. Ce sont des situations que nous devons maîtriser pour faire une intelligence artificielle. Ravi de vous rencontrer. Nous accueillons eric Scherer, vous êtes le directeur de la prospective à France Télévisions. Vous êtes au téléphone avec nous depuis Paris, bonjour. Bonjour. Et en studio, Dorian Deméus, le rédacteur en chef de la Libre.be et Nicolas Bequet, manager des supports numériques de L'écho. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Eric Scherer, vous dirigez aussi Métamédia. C'est le cahier qui décrypte régulièrement les tendances, les évolutions des médias. Vous essayez de vous projeter dans l'avenir. Nous allons surtout essayer de déchiffrer un peu l'impact de ces évolutions sur les médias d'information. Mais d'abord, cette question, hein, alors que l'on voit actuellement que de plus en plus de gens accèdent à l'information via le smartphone ou la tablette plutôt que sur l'ordinateur ou même le téléviseur ou la radio et je ne parle évidemment pas du papier votre dernière livraison s'intitule Au-delà du mobile expliquez-nous ça Oui, ben, je... il y a pas mal de gens qui pensent que le mobile a, a peut-être peut-être déjà atteint son son apogée et que que demain se prépare dans la Silicon Valley en Asie avec d'autres types de de porte d'entrée vers le monde numérique, vers le monde digital. Parce qu'aujourd'hui, un téléphone mobile, c'est avant tout une, une porte d'entrée sur Internet et mmh. sur, euh, sur un moyen d'accès à, à, à l'information, bien plus, bien encore davantage que ne l'est son euh, utilité initiale qui était de, de téléphoner. Et donc, on a en ce moment, arrive des, des, des nouvelles technologies. Euh, je pense à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, qui peuvent, demain, après-demain, dans, dans quelques années, nous immerger littéralement dans un, un univers euh, numérique. Oui. On pourrait appeler ça une infosphère. Oui, on va, on va détailler ça tout à l'heure. Mais d'abord, une réaction de nos invités en studio. Nicolas Becquet, vous sentez aussi cette évolution qui fait que le mobile, en tout cas aujourd'hui, est en train de devenir mainstream, comme on dit, l'instrument habituel de consultation de, de, des médias et de l'information on le sent, et puis on, on le chiffre aussi, puisque 71% des contenus consultés sur le web sont consultés à partir d'un mobile. Mmh. Mais ce dont on parle ici, Eric Scherer, c'est qu'on est déjà peut-être au-delà. C'est peut-être déjà une technologie périmée. Et on va peut-être dans un monde qui, où il n'y aura plus d'interface, mmh. tout simplement. Plus de téléphone, plus de télé, plus de, de, de clavier. Mais ça sera un monde intégré dans lequel l'homme sera lui-même intégré, et tellement bardé de capteurs et entouré d'algorithmes, que sa vie... Bah, sera drivée, sera conduite comme ça euh, par euh, des forces extérieures. <rire> on va parler de ces forces extérieures tout à l'heure. Dorian Deméus, vous, vous êtes euh, le rédacteur euh, en chef de, de la Libre.be. Quand vous lisez ce cahier, quand vous entendez Éric euh, Scherer et, et, et Nicolas Becquet, alors vous vous dites quoi Je prends un coup de vieux on est, Vous on on on, vous dites on est foutu ou bien non, non. heureusement ça n'arrivera jamais, ce sont de doux rêveurs Non, non, ça arrivera peut-être à un moment donné, mais je pense qu'on en est vraiment encore très loin. Mmh. Euh, je pense aussi qu'aujourd'hui, on a des enjeux. Évidemment, l'augmentation du mobile, parce que pour moi, l'augmentation, elle est en cours. Donc aujourd'hui, on a 40% environ de notre public qui vient via des formats euh, mobiles. On sera sans doute au-dessus des 50% l'année prochaine. Donc on est là-dedans. Mais les vrais enjeux technologiques pour nous aujourd'hui, c'est le live vidéo, c'est savoir euh, comment est-ce que les jeunes s'informent. On, on dit par exemple que Snapchat peut être une, une plateforme très intéressante pour les médias, j'en doute, mais en tout cas, on analyse ça c'est le 360 degrés, donc c'est pouvoir s'immerger dans un, dans un lieu pour par exemple un musée, une manifestation mm -hmm. ou autre, pour, pour voir les choses. Donc nous, on est là-dedans aujourd'hui, donc euh, évidemment, tout ce qu'on vient d'entendre me paraît encore très futuriste. Nicolas Becquet. Et pourtant, pourtant c'est intéressant de voir ces deux visions parce que, effectivement, dans notre réalité de médias aujourd'hui, eh on essaie déjà de bien faire notre travail sur les quelques supports qu'on a, et c'est déjà très compliqué. C'est-à-dire euh, un écran qui s'adapte à votre PC, à votre mmh. smartphone, etc. Et c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pareil. C'est quelque chose de très compliqué puisque euh, si elle est diffusée sur une chaîne, si elle est diffusée sur un site ou si elle est diffusée sur Facebook, ce sont des formats différents avec des codes et des grammaires différentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut re retenir C'est que le monde qui arrive, arrive très rapidement et la transition va être... Violente ou en tout cas peut-être qu'il n'y aura pas de, de transition douce comme on a connu à chaque fois entre chaque média. Eric Scherer, vous avez aussi l'impression que euh, les choses avancent très très vite et que euh, les médias sont encore occupés à gérer un certain nombre de réalités d'aujourd'hui qui apparaissent même déjà futuristes pour pas mal, euh, même de journalistes hein, au sein de nos rédactions, alors qu'en ouais, réalité oui. on, on devrait déjà être beaucoup plus loin Peut mais le, je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas que les médias qui sont un petit peu en retard. C'est qu'on on y a tout un tas de, de, de parties, de, de, de, de pans de, de, de, notre, de nos économies qui sont en train de, de prendre du retard sur une, une disruption qui est peut-être devant nous et pas derrière nous. Mm -hmm. Devant nous parce qu'arrive avec force et puissance euh, euh, l'intelligence artificielle qui va être probablement euh, consommée à la demande, achetée, euh, j'allais dire, sur l'étagère. Ou le, le basculement vers vers un nouveau type d'internet qui sera je... non plus un un internet de l'information mais un internet de l'expérience. Oui, mais justement un... à propos de d'intelligence artificielle euh, c'est une des, des tendances lourdes que vous indiquez dans dans votre cahier. Ça m'a fait penser à ces images que l'on voyait dans les dans les films de science-fiction de série B dans les années 50 ou 60 où l'on voyait un un robot qui apportait euh, euh, le, le journal à, à un être humain sur un plateau. Ça ne va Évidemment, pas se passer comme ça, mais en fait, le robot sera peut-être celui qui sélectionnera les informations pour nous, et, et finalement, peut-être même que le robot sera le journaliste. Alors, vous avez raison, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle faible, elle est encore un petit peu jeune. Euh, simplement, elle est comme vous et moi, plus elle vieillit, plus elle est intelligente, j'allais dire. <rire> euh, parce qu'elle apprend au fur et à mesure, ouais. elle apprend et elle va devenir de plus en plus autonome. Et euh, Alors aujourd'hui on n'a pas de robot super intelligent, on n'a même pas un robot qui saurait trouver euh, une pièce euh, au fond du, de, de la poche de votre pantalon, on en est encore au, au tout début, mais, mais, mais ce qu'on qu voit, ce qu'on sent se développer, parce que les géants de la Silicon Valley comme les géants chinois sont en train de mettre tout leur argent dans euh, les, les investissements en matière d'intelligence artificielle qui risquent de devenir une, une commodité, quelque chose qu'on achètera demain à la pièce pour renforcer des capacités humaines ou cognitives euh, classiques mais le, le, avec tout un tas de, de vrais problèmes. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est sortie des universités et des labos de recherche et elle devient, j'allais dire, presque un produit comme un autre, euh, un peu comme, euh, comme, comme l'électricité qui, mmh. qui est produite ailleurs, qui est distribuée, mais avec, grâce à laquelle vous pourrez prendre des décisions euh, plus sensées, peut-être plus pertinentes. Donc, on est, je pense, au début de, de, de cette révolution. Pas du tout à la fin. On peut pas dire, nous, les médias, euh, wow, on est super contents, le, le, le numérique, on, on a à peu près maîtrisé, c'est derrière nous, on passe à autre chose. Non, euh, c'est en train à nouveau d'accélérer euh, et, et d'aller à, à très très grande vitesse avec des choses qu'on a évidemment du mal à, à, à maîtriser. Dorian Demis Oui, moi je voulais réagir à ce que vous avez dit Alain, qui était très intéressant, vous, vous avez dit peut-être qu'un robot va sélectionner l'information pour nous là on y va, on y va directement, c'est-à-dire que les éditeurs belges de presse francophone sont en train de se rassembler, travaillent ensemble c'est une toute première expérience c'est jamais arrivé par le passé, puisqu'on travaille vraiment dans des groupes euh, communs, toutes les, toutes les semaines sur l'infotelligence, alors c'est quoi l'infotelligence C'est tout simplement des gens qui vont sur des sites internet et on va leur proposer des contenus qui les intéressent, donc via des algorithmes, via des informations qu'ils ont données, intégrées dans un dans un moteur de recherche si vous voulez ou tout simplement via leur consommation habituelle euh, d'actualité on mmh. va leur proposer des choses qui les intéressent exemple, je suis très intéressé par le tennis ben le tennis va être mis sur le site au-dessus du foot par exemple ou du jardinage et donc là il y a une évolution très importante. Alors on n'est pas encore dans une logique selon moi de euh, robot journalisme où c'est le journaliste qui va le faire mais en tout cas où il y a une part importante d'algorithmes qui va intégrer les sites internet. Pas totalement, ça je pense pas mais en tout cas une grande partie des va pouvoir être influencé. Nicolas Becquet En fait, c'est intéressant de voir cette position des éditeurs qui se regroupent pour créer leurs propres algorithmes, c'est-à-dire ces petits programmes informatiques qui vont trier, ranger et vous distribuer l'information. Sauf que Facebook le fait déjà depuis 5-6 ans et puis il a une puissance qui est phénoménale. Et je pense que la presse, le, donc ce bouleversement technologique qui, qui est à l'œuvre en ce moment, pose la question de qu'est-ce que doit faire la presse Est-ce qu'elle doit essayer de copier un peu mal, un peu maladroitement, ce que font déjà les géants du, du, du web, Google, Facebook, etc. Ou est-ce qu'ils doivent se concentrer sur euh, leur propre métier, euh, c'est-à-dire l'information Je trouve que l'initiative le, le, est, est très louable, mais on a déjà fait euh, l'expérience euh, il y a 5-6 ans. Certains groupes médias ont essayé de créer leurs propres réseaux sociaux. Bah, ils ont oui. été balayés en deux secondes parce que la, la conversation est arrivée sur d'autres plateformes. Et en même temps, on peut se dire, les médias doivent le faire parce que sinon, ils seront entre les mains de Facebook, de Google, et donc leur contenu ne leur appartiendra plus et on sera vraiment dans une impasse et dans une dépendance extraordinaire Mais Eric Scherer, on, on, on entend ce que vous dites on entend aussi ce que disent euh, nos interlocuteurs ici en studio et en même temps la RTBF est en train actuellement de, de battre ses records d'audience en diffusant euh, bah les matchs de foot de l'Euro Bien sûr, bien sûr parce qu'il y, y a des événements extrêmement fédérateurs qui continuent de formidablement bien marcher Mais ce sont, euh, j'allais dire, presque des exceptions. Les matchs de l'Euro, les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans. La Coupe du Monde, c'est pareil. Entre deux, vous avez, que vous le ou non, un déclin. Un déclin comme dans la presse écrite. Un déclin euh, euh, de la consommation de médias traditionnels. Tout simplement parce que les jeunes, les classes de jeunes actifs, les adolescents, sont en train de quitter nos médias traditionnels pour des pratiques qui sont totalement différentes. Et... Euh, Jusqu'ici, une fois rentrés dans la vie active, ils revenaient euh, avec les pratiques que nous connaissions. Euh, L'inquiétude des dirigeants de médias traditionnels euh, et, et parfois la certitude, c'est qu'ils ne vont pas reproduire nos comportements, qu'ils auront les leurs. Et c'est plutôt nous qui allons sur Facebook aujourd'hui. Donc euh, c'est cette jeunesse qui s'en va, euh, ces nouveaux usages qui sont en train de se développer auquel il faut qu'on s'adapte. Je peux me permettre de vous interrompre, parce que je ne partage vraiment pas votre, votre point de vue. Je pense que jamais aujourd'hui, on a eu autant de lecteurs, un, un média a eu autant de lecteurs, que ce soit sur toutes ces plateformes, applications, web, papier. Et donc, en fait, les gens ne sont jamais autant informés. Alors oui, ils s'informent en partie via Facebook. Ils s'informaient d'ailleurs beaucoup plus via Facebook l'année passée que cette année, parce que les algorithmes de presse ont évolué depuis. Mais on, on a un vrai public, on a un public comme on n'a jamais eu, jamais la presse a eu ça. Nicolas Bequet. Qu'est-ce que ce public rapporte Puisque, comme vous l'expliquez, certains groupes, comme le groupe de La Libre, à laquelle, auquel il appartient, est obligés de faire du e-commerce, de, de faire de diversifier ses activités. Est-ce que c'est tenable Est-ce qu'on finalement, on fait de l'information en bout de chaîne qui permet de, de finalement, de gagner de l'argent grâce à de la publicité et à des activités annexes Ou est-ce qu'on continue à faire notre cœur de métier et de l'assumer et de se dire bon, effectivement, on a plus de, de trafic, on a plus d'audience, mais Cette audience est volatile, elle n'appartient plus à un média ou à un autre c'est-à-dire qu'on doit évoluer sur les sources de monétisation de nos informations. Évidemment, le mobile ne se vend pas de la même façon que le web et ne se vend pas non plus de la même façon que le papier ou la radio, ça va de soi. Donc on doit euh, trouver des moyens de le faire autrement. On le fait par exemple via le premium, c'est-à-dire avoir des articles qui sont réservés à des abonnés et d'autres pas. On le fait à travers d'autres euh, systèmes, comme par exemple un abonnement qui permet d'avoir du papier le samedi et du web tout le reste de, de la semaine. Et puis alors, on a d'autres types d'activités. C'est pour ça que je parlais de web compagnie où on ne se limite pas à un groupe de presse, mais où vous avez par Par exemple, chez nous, les paris sportifs, des annonces de logement, enfin euh, des, des, des annonces immobilières, et, et plein d'autres choses. Et donc, c'est une obligation si on veut survivre, en fait, quelque part. Eric Scherer, dernière question pour vous qui a la clé des usages numériques du futur C'est le public Bien sûr que c'est le public. Le public a pris le contrôle. Le public a pris le contrôle avec cette révolution numérique. C'est une vraie démocratisation euh, de, de tout un, de tout un encore une fois c'est pas vrai que dans les médias il y a un vrai transfert de pouvoir euh, qui se passe avec euh, une, une, une, une perte de pouvoir des, des anciennes institutions que sont, euh, je pense que sont les médias traditionnels que sont les syndicats, que sont parfois les partis politiques euh, le, le, le numérique a donné, euh, a, donné les, a, a donné les clés du pouvoir à tout un tas de gens qui en étaient privés jusque là euh, et donc euh, c'est lui qui choisit c'est lui qui décide et c'est en fonction de ses usages euh, et de la conversation, de la co-création, de la coproduction avec les audiences, je pense que les médias pourront euh, traverser cette période-là. Eh bien, merci à vous, Dorian Deméus, rédacteur en chef de la Libre.be, Nicolas Bequet, manager des supports numériques de l'Eco, et Eric Scherer, directeur de la prospective de France Télévisions. Et évidemment, je signale que votre cahier Métamédia est disponible gratuitement en ligne à l'adresse meta-media.fr mais nous indiquerons aussi cette adresse sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et merci. très bonne journée. Merci, au revoir. Dans quelques instants, Frédéric Bréban va nous parler d'une campagne d'amnestie internationale qui nous incite d'aller à la rencontre des étrangers. Vous écoutez les Décodeurs sur La Première, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cet été, La Première prend l'air. Musique et festival. Humour et savoir. Voyage et découverte. Des livres et des films plein la tête. Cet été, prenez l'air avec La Première. Plus d'infos sur lapremière.be. Le Festival Musique 3 revient, ensoleillé par toutes les musiques classiques et du monde. Plus de 60 concerts, 7 scènes, 250 musiciens et des activités pour tous. Du 1er au 3 juillet à Flaget et au Marny. Info et réservations, musique 3.be. Avec la première. Une banque qui connaît la musique, ça manquait au Festival Musique 3, KBC Brussels. La première, la deux et le botanique présente, The Suffering of Light, une exposition photo d'Alex Webb. Ce virtuose de la photo couleur de la prestigieuse agence Magnum expose ses photos les plus emblématiques. Il y questionne les notions de frontières, du Mexique à la Turquie, en passant par Haïti. Infobotanique.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles le soir et moustique. La première et la trois présentent l'exposition « En plein air » à La Beauvrie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Info et réservations, labeauvrie.com La Beauvrie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la Ville de Liège. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil Lâchez-vous. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. 10h, 11h. Les décodeurs RTBF sur la première. 10h35, nous sommes en direct sur la première. On retrouve Frédéric Bréban pour la séquence Tendance Pub. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors vous avez un coup de cœur cette semaine, une campagne réalisée par Amnesty International Belgique. Oui, un gros coup de cœur pour moi. Presque mon coup de cœur de l'année académique qui se termine. Vidéo qui a été publiée au début de la semaine, le 20 juin très exactement, par Amnesty Belgique, vous l'avez dit. Le 20 juin, c'est aussi la journée mondiale des réfugiés. Et je n'ai pas peur de le dire, cette vidéo de 3 minutes 50 m'a tiré quelques larmichettes. Pourtant, oh. Oui, oui c'est vrai, je suis un grand sensible, vous savez. Pourtant, <rire> c'est une campagne de pub, entre guillemets. Hein. Le, mm -hmm. le terme campagne de communication serait plus approprié. Le spot s'intitule L'humanité surgit d'un regard. Et on va vous le poster euh, d'ailleurs, euh, mm -hmm. ce spot, sur notre fil Twitter. Le principe est très simple. Amnesty Belgique a eu la très bonne idée de mettre face à face pendant 4 minutes les yeux dans les yeux, des Belges et des réfugiés Récemment arrivés en Belgique, évidemment ces personnes ne se sont jamais rencontrées auparavant et toute la force de cette campagne réside dans cet échange visuel qui est d'abord muet et qui, pour certaines rencontres, se nourrit parfois de mots ou de gestes tendres. Et la mise en scène aussi est très sobre. Hein. Tout repose sur, sur la découverte personnelle de l'autre sans aucun a priori. Oui, la campagne d'Amnesty met d'ailleurs en exergue les mots d'un psychologue, Arthur Aron, qui dit ceci. 4 minutes d'échange visuel rapprochent les personnes plus que n'importe quoi d'autre. Fin de citation. Mmh. Et c'est précisément ce qu'on voit. Des personnes venues d'Irak, de Syrie, d'Azerbaïdjan et des Belges qui ne se connaissent pas, qui se découvrent, se regardent, se parlent et parfois se prennent dans les bras. C'est très fort, ça fout la chair de poule et c'est surtout à mes yeux terriblement efficace. Beaucoup plus efficace que n'importe quelle campagne de communication qui essaye de sensibiliser les Belges ou les Occidentaux à coups d'images chocs dans la presse ou dans les boîtes aux lettres. Ici, on est dans l'humain, dans la ressemblance, dans le rapprochement physique, dans l'échange, dans la compassion. Et ça invite évidemment à la signature d'une pétition lancée par Amnesty Belgique pour garantir un meilleur accueil des réfugiés. Encore une fois, allez le voir sur notre fil Twitter et partagez. C'est une campagne faite sur mesure pour les réseaux sociaux. Oui, c'est une campagne très forte, en effet. Elle fait aussi penser quand même un peu au travail d'une artiste qui s'appelle Marina Abramovic. Oui, ça m'a fait penser à une vidéo dont on a beaucoup parlé il y a cinq ans. Marina Abramovic est une artiste qui Célèbre dans l'univers de l'art contemporain En 2010, elle a signé Une performance au MoMA Le musée d'art moderne de New York Sa performance artistique était justement De se mettre en face de personnes qu'elle ne connaît pas De et d'autre d'une table pendant une minute et de rester complètement impassible, de ne montrer aucun sentiment. Bref, on aime ou on n'aime pas, mais il existe une trace filmée qui l'a rendue célèbre. Une vidéo où dans la foule des anonymes qui défilent inlassablement, se trouve un ancien amour de jeunesse de Marina Abramovitch. Elle ne s'y attend pas, hein ouais. un amour qu'elle n'a plus vu depuis 30 ans. Oula. Et là Toujours sans dire un mot, elle le retrouve face à face, elle le voit et les larmes coulent sur ses joues en silence. Donc on peut se demander si les concepteurs de la campagne d'Amnesty ne se sont pas un peu inspirés de cette séquence qui a quand même fait 13 millions de vues sur Youtube. On va également d'ailleurs vous la poster sur le fil Twitter des Décodeurs. Oui, et cette campagne fait également référence à une autre campagne de pub qui a deux ans à peine et qui repose sur le même mécanisme de la rencontre de deux étrangers. Oui, il s'agit d'une campagne qui s'appelle « First Kiss » et qui était, entre guillemets, une vraie fausse publicité. Fausse pub parce qu'au départ, ça ressemble à un court-métrage artistique dans lequel 20 personnes qui ne se connaissent pas sont invitées à s'embrasser sur la bouche, deux par deux, devant la caméra, c'est filmé en noir et blanc, c'est esthétique, il y a une jolie musique et vous vous en doutez, c'est émouvant parce qu'il y a cette idée de première fois avec un inconnu. Mais c'est aussi une vraie publicité, même s'il n'y a ni logo ni slogan pendant 3 minutes 30, car Toutes ces personnes qui s'embrassent sont habillées par la même marque de vêtements, la marque Vren, qui est annoncée très discrètement en tout début de film. Donc il s'agissait d'un coup de pub remarquable qui jouait là aussi sur la découverte de l'autre et sur l'émotion. La vidéo, tenez-vous bien, a été vue près de 115 millions de fois sur YouTube. Et là aussi, on va vous la poster sur Twitter. Bref, tout ça pour vous dire que la campagne Amnesty est, je le répète, magnifique, mais je ne peux m'imaginer qu'elle n'ait pas été très librement inspirée, sans doute, de ces deux références qui font partie de la culture et Eh bien, web. on leur posera la question, hein, pourquoi pas En tout cas, merci pour cette séquence Frédéric, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Vendredi dans la nuit, les médias britanniques annoncent le résultat du référendum sur le Brexit et les réactions ne se font pas attendre. Ne pas attendre. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. This will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people. Et c'est normal qu'on fasse un problème, de... qu'on se fasse une petite liaison de mauvaise alloi, évidemment, puisqu'il s'agit d'une séparation. Avec nous pour en parler, Éric Biérin, expert en communication politique, et Nicolas Baigert, professeur de communication politique à l'ULB et l'IEX. Bonjour à vous deux. Bonjour. On a l'impression que ce résultat a pris un peu tout le monde par surprise. Nicolas Baigert ou Éric Biérin euh... oh. Les, les, les observateurs devraient pourtant euh, s'y faire puisque mmh. ça fait maintenant au cours des dix dernières années, on a quand même eu plusieurs exemples où les peuples finissaient par voter dans un sens qui n'était pas forcément le sens euh, attendu par les institutions. Alors le fait qu'à un moment donné, les institutions s'asseyent comme si c'était rien passé sur les résultats, ça mmh. c'est encore autre chose. Mais À tout le moins, les observateurs devaient être un peu instruits. Par contre, au niveau plus global, je dirais, de la population, euh, on ne l'a pas vu venir aussi parce que ça a été considéré d'une certaine manière un peu comme une lubie de plus des Britanniques et, et un problème qui concernait les Britanniques essentiellement. Mais qu'à la baguette oui, Je pense qu'il y a toujours cette incapacité à saisir le, le momentum hein, du côté euh, des, des dirigeants européens. On voit que les réactions sont d'ailleurs très différentes, hein. il y a des réactions un petit peu de, de, de panique. On voit que du côté français, chez François Hollande, il y a la volonté d'agir très vite, hein. donc se concentrer sur l'essentiel, de changer de cap pour l'Europe, là où chez Angela Merkel, il faut agir avec calme et détermination. Pour Juncker, président de la Commission européenne, « out » means « out », donc « dehors » veut dire « dehors mm ». -hmm. Donc là aussi, il y a une volonté finalement d'avoir un, un divorce, ou de mettre en place les, les termes d'un divorce « pas à l'amiable », Donc, euh, donc les réactions sont ainsi disparaître et qui prouvent finalement qu'il n'y avait pas vraiment de plan B du côté euh, des élites européennes et qui se retrouvent un petit peu maintenant avec une feuille blanche pour euh, sortir de cette crise. Mais vous l'avez dit Eric, jusqu'à présent, quand il y a eu des référendums, et il y en a eu euh, notamment euh, en France et aux Pays-Bas il y a une, une bonne dizaine oui, d'années sur la Constitution en 2005, là il y a eu un non et puis on a fait finalement comme si les gens avaient dit oui. Est-ce que le mérite entre guillemets de ce référendum-ci n'est pas de dire que ce sont quand même les gens qui décident, quand on leur donne la parole Bien sûr, euh, sinon on ne fait pas de référendum, moi j'ai envie de dire, vous voyez, alors... Que, la, que le référendum soit le meilleur outil, euh, que le plébiscite, comme on disait mm -hmm. au 19e, voire au, au 20e siècle, euh, soit le, le meilleur outil de l'exercice de la démocratie, bon, ça, ça reste à démontrer. N'empêche qu'effectivement, quand on l'organise, si c'est pour ne pas tenir compte des résultats, c'est pire que tout. Euh, Mais en, en même temps, il y a un certain nombre d'observateurs, d'éditorialistes, de politiques qui, qui laissent entendre que les gens ont mal... Voter. On ne s'est pas posé la question euh, lorsque les Grecs ont aussi rejeté euh, le, le, le paquet européen l'an dernier. Là aussi, on a tenu compte de leur avis d'une manière assez mitigée. Euh, lorsque les Écossais ont voté le maintien dans, dans, dans le Royaume-Uni, euh, on n'a pas dit non plus euh, majoritairement chez nous qu'ils avaient mal voté. C'est à géométrie variable. Est-ce que le peuple vote mal quand il vote contre les élites, Nicolas Baguert euh... C'est une, une question bien sûr qui aujourd'hui ressort après chaque élection. On l'a encore mmh. vu récemment en Autriche hein, avec euh, le, le résultat extrêmement serré. Non, je pense qu'il y a euh, dans toutes ces campagnes-là euh, un élément qui n'est qui ne reste qui reste en tout cas euh, peu.. Euh, ent entendu ou, ou saisi par euh, par les élites, c'est la dimension émotionnelle. Euh, la campagne du Brexit, c'est encore une fois euh, déroulée sur un terrain émotionnel, voire irrationnel, et c'est un terrain qui est désinvesti systématiquement par les tenants du oui ou, ou des, euh, des des défenseurs, en tout cas des institutions en place. Donc, euh, on a vu que finalement tous les coups étaient permis. Et là, euh, du côté des, euh, des du, du camp du Remain, hein, donc euh, des euh, de ceux qui voulaient rester avec le, le Royaume-Uni. Euh, tel, tel qu'il était dans, mmh. dans l'Union Européenne, eh bien, il y a cette inaptitude aujourd'hui, euh, enfin, qu'on peut dire catastrophique euh, de l'industrie des médias, des élites, de montrer également un message euh, pro-européen cohérent et puissant. Euh, il y a l'accumulation euh, là, encore une fois, incohérente d'annonces de, disparates mmh. euh, des différents leaders. Euh, des, des agences de communication tout à fait euh, pro ont été consultées, mais à chaque fois, on ne réussit pas à mobiliser les émotions. Donc, est-ce que un électeur qui vote avec ses tripes est un, euh, est un mauvais décideur. Voilà, encore une fois, la question se pose, euh, c'est la question du, du référendum. Est-ce que le référendum est, est le bon outil Bon, voilà, maintenant, en tout cas, le résultat est devant nous. Eric, oui. mais c'est aussi parce que souvent, euh, les institutions avancent à très petits pas, hein, euh, parce que ce sont des gros navires à faire, à faire se mouvoir, et que donc, euh, voilà, c'est rarement spectaculaire, et que, d'une certaine façon, c'est plus facile euh, de mobiliser les émotions quand on est contre, que de mobiliser les, les émotions pour défendre quasi un statu quo, ou pour expliquer euh, des choix plus ou moins techniques. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur, Nicolas évoquait la réaction des uns et des autres, tout en précisant qu'il n'y avait pas de plan B, manifestement, puisque il euh, n'y avait pas vraiment d'unité de, de réaction de la mm -hmm. part des autres leaders européens. Euh, mais ils, ils sont un peu embêtés, parce que euh, ils, ils ont manifestement... Bon, on, on a évoqué 2005, où au niveau européen, il bon, y a eu deux référendums dont on n'a pas tenu compte. 2008, il y a la crise financière où les institutions européennes promettent qu'on va réguler les banques et qu'on va rassurer les gens. Et en fait, ils font exactement le contraire. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont rassuré les banques et ils ont régulé les gens. Donc, tant qu'ils ne tiennent pas compte de l'avis des peuples pour vraiment mener d'autres types de politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre d'autre que de la langue de bois Et, et la réponse, il y a un exemple, l'exemple d'hier, en fait, avec le mini-sommet à Berlin, est tout à fait euh, éclairant sur ce point. Donc le mini-sommet a... qui a rassemblé les ministres des Affaires étrangères des six pays fondateurs. Voilà, on a rejoué... Ça aussi, c'est un symbole. Hein, ah oui, comme s'il non... fallait remonter euh, non, c est, c est au calendrier romain. C'est fabuleux, puisqu'on a, a rejoué symboliquement l'Europe des six. Hum. Alors, quel est le message aux, aux autres pays Là où, pour le moment, en Pologne, il y a une plateforme citoyenne, POD, qui lutte pour, pour le projet européen. Quelle image, une sorte de gérontocratie vintage alors qu'à Rome et à Turin, on élit des jeunes femmes euh, avec l'étiquette Mouvement 5 étoiles mmh. justement là encore une fois sur une plateforme citoyenne. Donc je veux dire, quels quel sont les messages des, des, des, des élites européennes euh, par rapport à, à, ce, à ce référendum Et bien finalement c'est regarder euh, le socle de l'Europe est, est inamovible et on repart avec, avec les mêmes et avec les mêmes, finalement avec les mêmes solutions. Oui, c'est comme s'il y avait finalement euh, différents niveaux d'intégration européenne euh, mais, mais en même temps aussi euh, une force que certains ont et que d'autres n'ont pas les six premiers en l'occurrence. Oui, mais bon, il y a une force symbolique là derrière, mais comme le dit très bien Nicolas, euh, réhabiliter l'ambiance des années 50, euh, je ne suis pas du tout sûr que c'est ça qui va euh, redonner un peu de pêche à l'Europe, d'autant plus qu'il y a des alternatives qui ne sont pas exclusivement euh, populistes, mm -hmm. euh, qu'on ne peut pas simplement dénoncer comme étant populistes, euh, euh, l'exemple italien en est un excellent, même si c'est clair que euh, ce qui est un peu mainstream pour le moment, c'est de désinguer les élites, quelles qu'elles soient. Mais euh, la question qui est posée politiquement en Europe, particulièrement ces temps-ci, mais pas seulement, on pense aussi aux états unis par exemple, euh, c'est quelles nouvelles élites pour remplacer les élites jugées déficientes mmh. La communication post-Brexit, nous en parlons avec Eric Bérin, expert en communication politique, et Nicolas Baguert, professeur de communication politique à l'ULB et l'IEX. Euh, Nigel Farage, le, le leader de, de UKIP, hein, donc le, le parti indépendantiste euh, britannique, a dit que c'était la victoire des gens ordinaires, des vrais gens, des gens honnêtes. Nicolas Alors là, C'est vrai ou c'est faux C'est vrai. C'est vrai dans, dans le, le message qui a été martelé depuis, euh, depuis le début de la campagne. C'est une forme de jacquerie, hein, vous savez, ce soulèvement paysan euh, au, au Moyen-Âge euh, en, en France. Finalement, c'est le plaisir destructeur aussi de débrancher la prise de, mm -hmm. du côté de, de, de certains électeurs. On a vu que c'était aussi un, une réaction euh, d'une partie de l'électorat, mais c'est un vote également générationnel. Hein, oui. parce on, a, on a des votants qui sont euh, essentiellement des votants âgés parler d'un vote Tati Daniel, hein, vous savez, d'après ce film, euh, donc une sorte, une sorte de pied de nez aux générations futures. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, il y, y a une sorte de, euh, de message de la base, de ce que Orwell appelait la « common decency », donc euh, la décence commune, euh, qui se sent en tout cas déconnectée par rapport à ces élites lointaines à Bruxelles, et qui envoie un, un message fort. Éric Bérin, est-ce que l'europhobie est devenue une opinion comme une autre maintenant, avec ce référendum Alors qu'avant, elle était quand même considérée comme xénophobe, euh, raciste, enfin, ou en tout cas très négative, oh, oui, celle mais... du repli. Ce qui a quand même changé au cours des dernières années, c'est la légitimité euh, des institutions européennes elles-mêmes. Mm -hmm. Donc, moi, quand je lis euh, avec beaucoup d'intérêt notre propre ministre des Affaires étrangères, hier interrogé dans la Libre Belgique, qui lui-même dit qu'il va falloir se réinterroger sur la légitimité démocratique de l'Union, je veux dire, ça, et, et, et c'est pas un gauchiste, Reinders. Bon, donc euh, voilà, ça, ça c'est oui. une vraie question. Et euh, tant que l'Union européenne va continuer à apparaître comme un endroit où on semble débattre beaucoup, euh, mais qu'elle la fin, c'est toujours les lobbies qui gagnent, il y aura un problème. Mais est-ce que c'est uniquement un problème européen Parce que ce discours, c'est aussi celui du FN en France, dont on voit l'ascension, que je ne vais pas qualifier d'irrésistible. En Autriche, il y a eu la courte défaite du FPE de l'extrême droite à l'élection présidentielle. En Italie, la victoire très symbolique de certaines stars montantes, c'est le cas de le dire, du mouvement 5 étoiles. Aux états unis on sait qu'il y a une vague Trump, au moins. On ne sait pas jusqu'où elle va le, le mener. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance de fond que l'on n'ose pas encore estimer à sa juste valeur, Nicolas Bachert. Alors Oui, et on voit d'ailleurs à, à sa juste importance. On voit d'ailleurs que ces différents mouvements euh, essayent de, de s'interconnecter, donc c'est intéressant, puisqu'il y a un effet boule de neige qui, euh, qui est souhaité, on l'a vu avec les réactions de Nigel Farage, une volonté d'avoir une sorte d'union des, des patriotes, mm -hmm. une Europe des peuples, des souverainistes, des identitaires, des anti-establishments. Alors, il faut quand même aller regarder un petit peu dans les arguments du, du camp euh, du, du Brexit, euh, puisqu'on euh, a effectivement un vote qui est anti-establishment anti-élite et en même temps anti-immigration ça c'est un élément peut-être qu'on n'a pas assez relevé et soulevé il euh, y a en fait euh, plusieurs, euh, plusieurs arguments qui sont revenus tout au long de la campagne il y a l'immigration qui n'est pas gérée mm -hmm. en tout cas qui est euh, perçue comme non gérée par l'Union Européenne qui n'a pas été capable d'articuler une position commune, on l'a vu même en Allemagne entre Merkel et son propre camp il euh, y a normativité euh, de l'Union Européenne c'est-à-dire euh, la, la fameuse taille des bananes que Boris ouais. Johnson a mis en avant c'était un hoax, c'était un, un fréquence à l'époque mais ça fait une... 20 ans qu'il ouais. écrit Éric oui. euh, Bérin, est-ce que, euh, je vais employer une expression forte, est-ce que ce n'est pas euh, le retour du pays réel Oui, c'est toujours une expression compliquée parce qu'elle fait référence aux années rexistes mm. euh, et à l'opposition entre, quelque part, le, le, le pays réel qui euh, serait les, les, les gens. Les, les vrais gens, comme le gens Mais bon, moi, de la part de Farage, euh, c'est quand même euh, un peu osé de dire que c'est les honnêtes gens qui ont gagné, euh, parce qu'on pourrait aussi très bien se dire euh, que c'est des xénophobes et des racistes, je veux mm. dire, ce serait pas moins vrai. Euh, et par ailleurs, euh, de sa part à lui, Lui, euh, dont on a euh, su dès le lendemain du Brexit euh, que euh, sa princi son principal engagement de campagne était en fait un Un, un gros mensonge qu'il qu a, qu a lui-même reconnu mm -hmm. bon alors après ça dire que c'est les honnêtes gens qui ont gagné c'est un peu compliqué Nicolas il y, a, il y a un dernier élément c'est le déficit identitaire 30 secondes. En fait il y a l'insécurité culturelle qu'on qu voit à chaque fois mm. dans ces différents votes Je veux dire, le déficit identitaire c'est quoi c'est le projet européen ça reste un projet froid et la chaleur du, du cocon de l'entre-soi national qui est vendu également par Farage et par d'autres leaders européens même si celui-ci repose sur une sorte de mystification d'un âge d'or l'empire britannique euh, qui dominait le monde dépasse en fait de loin les voies raisonnables. Donc il euh, y a cet élément-là, encore une fois, émotionnel qu'il faut prendre en compte dans tous ces votes-là, euh, partout en Europe. Eric Bialin, votre conclusion Euh, moi je pense que euh, en tout cas au niveau européen tant que euh, les élites européennes euh, ne reprendront pas la main sur un projet euh, en produisant un imaginaire collectif un peu sympa euh, on, Quelque chose est, auquel on a envie de croire Quelque chose qu'on qu a envie de rejoindre mm -hmm. par lequel on a envie d'être entraîné euh, et pas seulement euh, vous allez voter comme ça parce que c'est le plus raisonnable eh bien, Avant une petite pause musicale Eric Bérin, Nicolas Beguer Merci. Merci. Voilà, on l'a fait les Sex Pistols sur la première Anarchy in the UK l'anarchie en Grande-Bretagne mais je précise avant de recevoir une note de service que c'est le choix des internautes et des auditeurs qui chaque semaine sont invités à choisir une chanson en rapport avec un des thèmes abordés, donc s'il vous plaît pas frapper. et cette fois encore, et bien et pour la dernière cette fois-ci, les décodeurs continuent à la télé nous nous serons quand même de retour Pour la semaine prochaine, mais cette fois-ci, c'est la dernière télé, c'est la dernière émission aussi avec Florence Henault. C'est dès 11h15 sur la Une. Bonjour Florence. Bonjour Florence, qu'y a-t-il au programme aujourd'hui Pour la toute dernière fois, moment émotion, dans les oui. décodeurs télé. Ben, il sera évidemment question du Brexit, ce midi. Les Britanniques ont voté pour la sortie de leur pays de l'Union Européenne. Oups, se disent aujourd'hui certains, <rire> qui voudraient bien pouvoir revoter Too late, guys Dans les éditos, on mettra dos à dos la communication du MRSL de la FGTB qui s'accuse l'un l'autre de mensonges, qui dit vrai et qui prend des libertés avec la vérité. À table, on recevra Walter Benjamin. Le 22 mars, il était à Zaventem, à deux mètres de l'un des kamikazes. De cette expérience affreuse est sorti quelque chose de vraiment joli. Donc rencontre avec un homme blessé qui se bat aujourd'hui pour les autres. Et enfin, quels seront les effets de la réforme des pensions dans le secteur public Le ministre des Pensions et la FGTB n'ont pas vraiment les mêmes réponses à cette question. On va les mettre face à face, ou deux ados. Mais en télé, face à face, ça donne Mais nettement rien. Oh, Qu'est-ce que... Voilà, on a quelques petits soucis, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que se passe une émission en direct. Vous le savez, vous pouvez nous trouver sur www.lapremière.be sur Facebook et aussi sur Twitter avec le mot-clé LDC-RTBF. Rediffusion de cette émission à 21h et en permanence sur RTBF Ovio. Arnaud Hermand et Roxane Brunet ont réalisé les décodeurs de la première cette semaine. Merci à eux, merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette édition. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour cette dernière édition de la saison, mais pas de panique on peut déjà vous le dire, nous serons de retour à la rentrée. Très beau dimanche à vous. Ça se passe sur la première. L'info, l'analyse, le débat avec 31 journaux d'information quotidiens. Plus de 60 heures consacrées à l'actualité et son analyse. Plus de 20 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat. L'impertinence, la curiosité et de quoi vous donner de l'inspiration. Plus de 15 magazines pour aller plus loin. Plus de 20 heures de découvertes musicales tous horizons. Et un rendez-vous quotidien dédié à la création radiophonique. La première, soyez curieux. Plus d'infos sur la première.be. La première. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne C'est le cas. CBC Banque et Assurance, décidé d'avancer. La première présente le Jumping Knock -y EPIC. Du 30 juin au 3 juillet, les meilleurs cavaliers du monde viendront s'affronter à Knock, dont le champion olympique Steve Gerda et le numéro 1 mondial McLean Ward.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 Découvrez par de la les ondes, l'espace web dédié à la création sonore de la première. Aventurez-vous dans un monde de sons sans autre boussole que le plaisir de rêver par les oreilles. Vous y trouverez des trésors acoustiques, des documentaires, des fictions, des séries, de grands entretiens et des reportages. Vous, vous enregistrez du vent. Rendez-vous sur rtbf.be slash par-delà Montez le son, fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Vous allez être conquis Excellente matinée, il est 11h. Et le journal avec Anne-Sophie Brunton. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Six mois après le dernier scrutin, les Espagnols pardon, sont de retour sur ce dimanche. Après les élections du 20 décembre, les partis ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Pour former un nouveau gouvernement, il faut donc revoter. Les Espagnols choisiront-ils de maintenir la droite au pouvoir Ou marqueront-ils définitivement l'ascension du parti anti-austérité Podemos Les premiers résultats officiels sont attendus aux alentours de 22h30. John Kerry est à Rome aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer son homologue italien ainsi que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avant de prendre le chemin de Bruxelles et Londres. Après la déflagration provoquée en Europe par le Brexit, John Kerry s'entretiendra demain avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et rejoindra ensuite la capitale britannique. Washington n'a pas caché sa déception de voir le vote en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne l'emporter. Les états unis redoutent particulièrement les conséquences sur la croissance mondiale. Au moins 30 personnes ont perdu la vie dans un accident d'autocar en Chine ce matin. 56 passagers se trouvaient à bord du véhicule lorsqu'il a pris feu. Le bilan des victimes pourrait s'alourdir. L'incendie est probablement la conséquence d'une fuite d'huile apparue au moment où le car a percuté le muret de sécurité de l'autoroute sur laquelle il circulait. Les Diables Rouges verront ils la ville de Toulouse en rose ce soir C'est tout le bien qu'on leur souhaite. à 21h, place à Hongrie-Belgique en huitième de finale de l'Euro 2016. Si les Belges l'emportent, leur adversaire en quart sera le Pays de Galles. Les Gallois ont battu l'Irlande du Nord 1-0 hier. Et puis le premier quart est lui déjà connu, ce sera Pologne-Portugal. Les Polonais ont éliminé les Suisses et les Portugais ont battu les Croates. Aujourd'hui à suivre également dans cette compétition. France-Irlande à 15h et Allemagne-Slovaquie à 18h. Et puis Puis toujours en sport. On ne verra pas du noir, jaune et rouge qu'en football aujourd'hui, puisque c'est ce dimanche que se joue le championnat de Belgique de cyclisme. Ça se passe autour des lacs de l'odeur. Le grand favori, c'est Greg Van Avermaet Comme adversaire, son collègue et meilleur ennemi, Philippe Gilbert. Merci de nous écouter. Très belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Madame, Monsieur, bonjour, André Carlier au micro, ravi de vous retrouver sur les ondes de la première ou de RTBF international pour la retransmission de la célébration eucharistique du 13e dimanche dans la Nessée. Jésus, nous dit l'évangile du jour, prend avec courage la route de Jérusalem. Son choix est fait, l'heure est venue pour lui d'aller jusqu'au bout de son engagement. Il appelle à le suivre, Sans cacher les difficultés de pareilles décisions. Comment ici, à Brenne-le-Comte, dans cette